Cette émission Rock Classique en ce vendredi 3 février 2012. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Encore une fois, cette semaine, je vais vous présenter, comme d'habitude, la sélection rock la plus éclectique, éclatée des ondes, au cours de laquelle je vais vous présenter à peu près、euh, tous les styles de musique associés, et regroupés sous la grande bannière Rock Classique.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 Au cours de la deuxième moitié de l'émission, on va entendre entre autres des formations des artistes comme Blood, Sweat and Tears, Ten Ugent, Black Sabbath, Van Halen et Rolling Stones, Megadeth, ACDC, UK, Iron Maiden, Gentle Giant, Riot et Epica. Je vais vous présenter aussi le tout nouveau maxi de Metallica, Beyond Magnetic, qui est paru cette semaine et des nouveautés par Ringo Starr, The Cult et The Doors. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de hard rock bluesé américain très obscur de la fin des années 60, le Quatuor Mount Rushmore de San Francisco, qui ont fait paraître deux albums en 1969. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un album double vénile classique paru en 1972, il y a 40 ans. Le disque fantastique, Eat a Peach.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 Jefferson Airplane avec un de leurs classiques plastic fantastic lover. La version concert qu'on retrouve sur leur album Bless It's Pointed Little Head, paru en 1969, un morceau du chanteur du Jefferson Airplane. Marty Balin, dont c'était l'anniversaire cette semaine. Et effectivement, il célébrait ses 70 ans cette semaine. Oui. 70 ans. Oui, oui effectivement. <rire> il était très impliqué、euh, dans le milieu de la contreculture à San Francisco dans les années 60 et、euh, c'était l'ennemi de. Bon, il ne s'entendait pas bien avec Gray Slick. Ah non, ça,、dommageant. je l'ignorais.、Ah ouais, je... Non, ce n'était pas l'amour. Vraiment, il y avait des grosses tensions entre ces deux-là. Eh bien. Et oui, vous avez reconnu sa voix. Il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbay, l'authentique, le véritable historien de C'est Fou, avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en sa compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. Les éphémérides. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 30 janvier au 5? Février. Oui, et bien, comme à chaque semaine, on a toujours des éphémérides très, très intéressants. Et oui. On continue avec les anniversaires de naissance, avec en 1947, toujours dans la journée du 30 janvier, la naissance de Steve Marriott, chanteur des Small Faces, mais également de Mulpire. Oui, chanteur extraordinaire oui. qui a influencé beaucoup de gens. Avec une voix f o r t intéressante. Oui, tout à fait. Malheureusement décédé. Oui, c'est très malheureux. Et également, nous avons en 1951 la naissance de Phil Collins qui célèbre lui ses 61 ans cette、mmh. semaine. Oui. Okay, batteur de Genesis, chanteur de Genesis. Oui, on, le, le, on va le r e t o l e r juste pour ça.、Okay? Oui, <rire> oui. <rire> en tant que batteur, surtout. <rire> oui, oui. Excellent batteur, d'ailleurs. Ah,、oh、oui, c'est un excellent batteur.、Mmh. Oui, oui, c'est un virtuose. Oui, on pourrait oui, dire que、oui, c'est un、exactement. virtuose.、Oh, i、oui. l、oui. ah, y avait une technique、oui. qui était franchement géniale. C'est ça.、Euh, mais malheureusement, ça s'est gâté. Oui, c'est ça. C'est、ouais, parce qu'il y a une propension vers la pop. C'est bon pour son、euh, compte de banque, parce qu'il est multimillionnaire. Euh, mais, euh, artistiquement, ben, c'est pas tout à fait ça. C'est <rire> <Ça, ça>, exactement. <rire> ça, c e t c'est, c'est, c'est un peu moins bon, disons. <rire> non! Également en 1969, bien, ce sont les Beatles qui donnent leur dernier concert sur le toit de l'édifice d'Apple au Three Civil Row. Ouais,、oui. En Angleterre, bien sûr. il s a v a i t causé,、euh, non pas un scandale, mais ça avait attiré beaucoup de, de, de gens de,、oui. de, de, de la foule, bien sûr. Oui, évidemment. Et, et, il y avait、salarié. eu des plaintes. Oui,、euh, oui. Et, et c'est drôle parce que cette semaine, Ringo Starr a accordé une entrevue.、Euh, tu sais, cette semaine, il a sorti son nouvel album m a r d i D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard、euh, dans l'émission,、euh, mais il accordait une entrevue, je pense, à Los Angeles pour une、euh, station de, de radio. Et、euh, il, il parlait de ça, cet événement-là, parce que cette journée-là, ça faisait、euh, justement exactement 43 ans.、Mm -hmm. euh, et il disait que lui, il aurait vraiment beaucoup, beaucoup aimé, il disait aussi dans l'anthologie, il aurait beaucoup aimé que les policiers. Euh, le chèque en bas de <rire> <sa batterie. rire> s e b a t t e r i e Il s'arrêtait d'une x c e l l e n t e finale de film. e e t i v e m t l revenait un peu là-dessus. <rire> les, les, les policiers, en fait, qui avaient été très sympathiques avec les Beatles,、ouais. euh, le, le ils, ils été... ont entendu qu'ils finissent. Mais... Oui,、ouais, exactement. Et selon, selon les dires de George Martin, le seul、euh, qui, qui a eu un peu peur, en fait, c'est Paul McCartney, qui,、euh, qui était très nerveux lorsqu'ils、ah. ont, ont repris Get Back à peu près trois fois lorsqu'ils、okay. faisaient ce concert-là.、Mm -hmm. Et、euh, dans la dernière version enregistrée, qu'on retrouve sur l'anthologie, on peut sentir un peu qu'il Nerveux et il fait des allusions justement à la police qui pourrait les emmener et tout.、Mm -hmm. Donc c'est assez intéressant、ah ouais. euh, de voir ça. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois en fait qu'ils étaient ensemble、euh, dans le cadre d'un concert. Oui, tout à fait. Et tu sais, Ringo, au cours de cette entrevue-là, justement, ajoutait aussi qu'il y avait eu beaucoup d'offres pour.、Euh, on lui demande d'écrire de, son autobiographie.、Ouais. Euh, sauf que ça ne l'intéresse pas du tout parce que ce que les éditeurs veulent, c'est qu'il parle uniquement de ses huit ans qu'il a passé avec des 8、ouais. h. Alors il dit j'aurais au moins.、Euh, Euh, 10 volumes de ce qui s'est passé avant <rire> et 20 volumes de ce qui s'est passé après. Alors, il、euh, n'y aurait jamais d'autobiographie de la part de Ringo. C'est très compréhensible, par contre, de sa part.、Euh, je pense que je comprends. Et peut-être. Qui changera d'idée, un de ces quatre. Mais de toute façon,、euh, pour ce qui est l'histoire des Beatles, que je trouve dommage, parce qu'on l'a déjà justement dans l'anthologie,、mm -hmm. on a les biographies de, oui, oui. de oui. plusieurs artistes. Il y en a plein. Oui, c'est ça. Donc, celle de Ringo serait intéressante, mais j'aimerais mieux le voir après, justement, parce qu'il y a une、mm -hmm. vie quand même intéressante.、Oui. Il a d'ailleurs été、euh, en cure de, de désintoxication, mais il est alcoolique、mm -hmm. pendant les années、oui. 70. Donc,、oui. ça, ça aurait été également un f a i t intéressant de sa、oui. e sa carrière、je、au、sais. cinéma, et etc. Ça aurait été intéressant. Bref,、euh, continuons justement avec un Beatles, puisqu'en 1972, il s'agit de Paul McCartney qui écrit et enregistre、euh, Give Ireland Back to the Irish, une chanson、euh, de contestation、euh, en moins de 24 heures donc, après le Bloody Sunday、oui. qui avait eu lieu en Angleterre. C'est ça, ça l'avait、euh, révolté.、Euh, oui, effectivement. Et、euh, c'est pour ça que, parce que Paul McCartney, c'est quelqu'un qui n e vraiment pas comme. mêle pas de politique. Hein, non, Il n jamais de politique. Ce n'est pas, pas ça qui l'intéresse dans la vie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la musique. Alors, ça, c'était vraiment unique、euh, qu'il sorte une pièce. Euh, v r a i m e n t un message très fort、euh, politique et social,、euh, mais la pièce n'est pas bien bonne. Non, effectivement, c'est assez. C'est assez... très, très.、Euh, Ce qui est drôle, c'est que la, la, la mélodie est très joviale. Oui, c'est ça. C'est s e z jolie. Euh, pourtant, il y a un gros message politique.、Oh oui. Et,、euh, la pièce a été bannie par la BBC、oui. euh, à sa sortie、tout、parce、fait. que, justement, c'était, ça faisait partie,、euh, de, la, de la politique.、Euh, mm -hmm. On voulait pas de pièces de contestation, de pièces. t ça, ça qui, vraiment... qu pouvait e n porter à la révolte、exact. ou à la colère. Exactement. On, mais on, on... Ça, on écoute ça, mais on n'est pas à colère du <rire> tout. C'est ça, ça qui est ironique, là,、ouais. parce que c'est vraiment léger, C'est ça, exact.、Mm. si vous voulez entendre cette pièce, elle se retrouve sur la réédition CD de Ram,、euh, ouais. la dernière r édition qu'il y a eu, parce qu'on sait Que ça devrait s'en venir éventuellement dans les nouvelles oui, collections de Paul McCartney. Euh, mais euh, pour le moment, on peut le retrouver、oui. sur le CD de Ram. Tu sais, quand j'ai présenté les deux émissions spéciales sur 1972, je ne l'ai pas fait jouer,、uh, ouais, Give Arlen, parce、vrai. que je le trouve vraiment plate.、Ah, Ce n'est pas, pas une des, des, des très bonnes pièces de Paul McCartney. <rire> En、ah, 1973, cette fois-ci,、eh、après avoir changé le nom de leur groupe, plutôt en passant de Wicked Lester à Kiss,、eh、bien, ils donnent leur tout premier concert、euh, au Popcorn Club de Queens,、oui. à New York. Le, le maquillage n'était vraiment pas au point. Non, tu ça sais, Cette pas, semaine, j'étais avec ma fille et je lui montrais la, la pochette de l'album Kiss the Originals,、mm -hmm. qui est une、euh, compilation des trois premiers albums qu'ils ont sortis dans les années 70 à New y o Après, il me semble qu'ils ont sorti ça après l'album Rock'n'Roll Over. En tout cas, il y a plein de colifichets là-dedans. Il y a un livre dans lequel il y a des photos qui étaient inédites à l'époque. Et,、euh, et je montrais ça à ma fille. Les, les premières、euh, tentatives de maquillage, de, de photos de promo de Kiss,、ouais. eh, c'était vraiment pas au point. Il, il a fallu qu'ils trouvent un maquillage spécial aussi qui allait r e s t e r dans leur visage、tout、pour faire partie du concert. Le, le, le, seul, ça, le seul qui avait vraiment un beau maquillage, c é t a i t encore Ace. Oui, oui, oui. D'ailleurs, dans son, son autobiographie, lui、euh, stipulait que c'était son idée d'avoir、mm -hmm. euh, maquillé euh, les, les membres du groupe, d'emmener de, de, de, ses ce, ce, personnages、euh, au、oui. sein de la reine. Et c est, c est justement, on peut se douter que le sien était très bien réussi. Oui, oui un, il était. un, il un était, bel artiste visuel. C'est ça, ça. Il, il avait du talent en, en tant que、euh, dessinateur. Donc,、oui. euh, son maquillage est, est réussi. Celui de Seven, c'est pas si mal. Mais、euh, Peter, c h r i s est passe cette année avec même pas de, des lèvres rouges, des、ah, oui. lèvres blanches. C'était、ah, Ça devait être assez spécial. Je、oh, oh, <rire> suis、oui. content de t'avoir vu ça.、Oh, oui. <rire> et on termine la journée du 30 janvier dans les éphémérides, qui était bien sûr lundi de cette semaine, alors qu'en 1990, Bob Dylan est nommé commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres de France.、Mm -hmm. Surprenant, hein, parce、ouais. que les Français ne sont pas nécessairement.、Euh, Comment pourrais-je dire, à même d'apprécier la, la, la, la poésie、euh, non, de、exact. Bob Dylan,、exact. puisque、euh, c'est en anglais, tout simplement. C'est en anglais, les Français ne sont pas nécessairement portés non, sur、euh, ce qui est anglophone.、Oui. Euh, par contre,、euh, je, peux, je peux parier qu'il y a eu beaucoup de reprises de Bob Dylan qui ont été faites en français. C'est peut-être là qu'on a décidé de lui donner.、Euh, c'est quand même、euh, ce, surprenant. Oui, oui, oui, effectivement. Ce qui nous amène à la journée du 31 janvier, qui était mardi de cette semaine, et nous débutons en 1946 avec la naissance de Terry Kath, guitariste virtuose de la formation Chicago,、oui. euh, qui est décédé, comme on l'a vu dans les e f f de n i v e s Oui, c'est ça, on l'a vu la semaine dernière. dernière.、Oui. Il est décédé comme deux jours avant son、oui. anniversaire, très、oui. malheureusement. En juin, niaiseusement, à la goulette russe. Oui, oui, oui, oui. Ensuite, en 1954, il s'agit de la naissance d'Adrian Vandenberg, qui est guitariste de Whitesnake, qui lui fait donc 56 ans. 58 plutôt. C'est un bon guitariste, Adrian Vandenberg. Je l'ai déjà vu en spectacle avec son propre groupe à lui. Euh, le groupe Vandenberg. Okay,、ouais. Et, et、euh, ils avaient fait un premier album vraiment très bon là, dans le genre. C'est d a n s le genre Van Halen.、Okay. Et、euh, c'est un Hollandais en passant, Adrian Vandenberg.、Et、si vous avez la chance de mettre là-dessus le premier disque、euh, homonyme de Vandenberg, c'est vraiment bon ça. Ah, donc、ouais. euh, c'est quelque chose.、Euh, ça fait penser que je devrais en faire jouer. Je devrais en faire jouer <rire> dans les prochaines semaines. Ça me donne le goût de l'écouter en、mm. fait. Et nous avons également une autre naissance、euh, le 31 janvier、euh, en 1956, celle de John Lydon, mieux c o n n u sous le nom de Johnny Rotten, bien、ouais. sûr, chanteur des Sex Pistols,、euh, qui célébrait donc lui ses 66 ans、euh, cette semaine.、Euh, mm -hmm. Ce commence, qui, ce qui... Quand, Le punk commence à être vieux. 66 ans,、ouais, o u i s a、euh, i s n punk de 66 ans. C'est intéressant.、Euh, en fait, non, c'est 56 plutôt, lui qui est né en、Attends. 1956. Ces m é c a n q u e s sont e s c o r e Oui, s on t encore.、Euh, plutôt 56, ouais, <rire> mais. Bref, il commence quand même à se faire vieux, tranquillement, pas vite. On ne、oui. peut pas dire que c'est vieux à 56,、mmh. mais quand même,、euh, il n'a plus la fougue qu'il avait parce、oui. qu'il était jeune. Et、euh, à l'époque, quand il était jeune, il aimait beaucoup rire des personnes de ses aînés.、Oui. Ah, je ne sais pas comment il trouve ça là, maintenant. qu'il C'est、ah, là, là. un peu comme,、euh, comme on avait demandé à Roger Bawtree aussi,、euh, parce que dans la pièce des Who, My Generation, il disait J'espère、euh, mourir avant d'être、oui. vieux. C'est un peu la même chose. Des mots de Pete Antoine. Oui, Pete u n c h e n e x a c t e m e n t Et on leur a demandé au gars des Who est-ce que vous êtes content d'être encore en vie Et on dit oui. On reviendrait sur ce qu'on a dit à l'époque Et d i r e que finalement, être vieux, c'est pas si pire que ça. Vieillir. Jagger aussi l'a dit dans Mother's c e r l e b r a n Il disait What a drag, it is getting old. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, mais finalement, eux prouvent que ce n'est pas nécessairement si pire que ça. <rire> a, il... On passe tous par là. Exactement,、mm. exactement. Nous avons également en 1964 la naissance de Jeff Hanneman, qui lui est guitariste et membre fondateur de la formation Slayer. Enfin, oui, et c'est un membre extrêmement important. t c e、euh, s C'est pas mal le compositeur、euh, principal、mm -hmm. de Slayer. Un petit peu effacé, quoique pas, pas sur scène.、Hein. Sur scène, c'est à peu près le seul qui a encore、euh, de l'interaction avec、euh, le public、euh, parce que、euh, les deux autres、euh, en ont de moins en <rire> moins, surtout <rire> Kerry King. o a i s Kerry、euh, King, mais, dans son、euh, coin. Jeff Hanman a été extraordinairement malade l'année dernière.、Euh, ouais. Il a été piqué par une, par une araignée et、euh, ça lui a donné une, une bactérie mangeuse de chair. Ouf! Et,、euh, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il était chanceux parce que l'infirmière, elle a tout de suite détecté qu'est-ce que c'était. Et,、euh, il a été traité, il a, il, a, il a eu la chance de tomber sur un médecin en plus qu'un fan de Slayer qui lui a dit, <rire> je vais commencer par te sauver la vie. Je vous disais te sauver la vie. Euh, et après ça, je vais essayer de sauver ton bras. Oui, e s e t ensuite, je vais essayer de sauver ta carrière. Oui. Et il a réussi les trois. Ah, c'est génial. Mais, tu vois, les, les, les, les musiciens du métal n'ont、euh, jamais des, des maladies très, très banales. C'est toujours <rire> quelque chose de 5 s 10 ans. Tu vas ê t r i s un a r n é C'est vraiment.、Ouais. Euh, c'est très, très métal. Et il、alors. dit qu'il s'en est même pas rendu compte hein,、euh, quand c'est arrivé. Ah non? Oui. Non,、ah, mais c'est、mmh. incroyable.、Et、il célébrait donc, lui, ses 48 ans cette semaine.、Mmh. ça se rapproche tranquillement de la cinquantaine. Oui. Ah, Il y en a pas encore pour des, s i è c l e s pour ces groupes-là. à j o u e r t p a Je pense pas que dans dix ans, on va être encore capable d'avoir la, la résistance physique. Exactement, c'est、euh, un c o m m n d a t D'ailleurs, Dave Mustaine l'a dit,、euh, Dave Mustaine qui est d a n spectacle s ce soir avec、ah、oui, Megadeth c vrai, au centre、ah, c e n t r e b e l l c'est le g i g o n t o u r Il l'a dit qu'il ne pense pas qu'il y en ait pour 10 ans encore là, être capable de faire cette musique-là. Alors,、euh, pour ce qui est là, des pionniers du, du thrash, là, euh, Slayer, euh, Megadeth, euh, bon, possiblement Metallica, ouais, ouais, ça, ça, ça, ça achève. Anthrax m'impressionne beaucoup.、Brian. Oui, effectivement. On encore, dirait qu'il n'en、euh, p e r l e pas, mais ça, c'est incroyable. t l e s encore très en forme. Il faut、mm. dire que Anthrax ont été moins,、euh, moins rock'n'roll également dans leur démo. Moins rock'n'roll,、euh, oui. Il était, il était mais, moins stressé dans les drogues. Mais Oui, intéressant. Oui, effectivement. <rire> ça, c'était vraiment. Mais en vrai. spectacle, O'Evie e M.T.L. m'ont vraiment jeté par terre. Oui, ce qui paraît, c'est toujours un, un concert assez、ah, intéressant. On en a toujours pour son argent.、Oh, hein, oui, si、on oui, absolument. Mais tu me fais penser que je vais manquer le Dragon Tour. Ça me fait, ouais, je vais être là. Je trouve ça un peu dommage.、Ouais. Ah, o n fait bon concert! <rire> Et nous avons également, ben, euh, comme, euh, dernière naissance, en fait,、euh, de la journée du 31 janvier, la naissance de Chad Channing, surtout connu comme étant le premier batteur de Nirvana. Elle est également joué e au Saints Group Grunge de Melvin s dans les dernières années. Est-ce qu'il existe des、euh, enregistrements avec、euh, Chad Channing? Sur le tout premier album. C'est lui qui joue? Vois, ouais, ouais, je suis pas certain, par contre.、Ouais. Faudrait que je vérifie, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs batteurs, en fait, qui ont été, e n t r e autres, sur, sur le, la première formation Nirvana.、Euh, mais sinon, dans les démons, je sais que dans le, le Le, le coffret with the l i g h t s o u t On peut voir des extraits vidéo où il joue avec c h a d Channing, mais il n'a pas été là extrêmement longtemps.、Mm -hmm. Mais il est resté quand même euh, euh, une sommité dans le monde du grunge de Seattle, puisque d'ailleurs, il s'est trouvé une place avec les Melvins、oui. euh, quelques années. Il y a eu plusieurs autres groupes aussi moins connus, bien sûr, puisque Seattle regorgeait. N'importe、oui. qui qui était dans la vingtaine et qui savait jouer d'un instrument faisait partie d'un groupe grunge. Oui, il se faisait signer vers une compagnie de 10. Exact, exact. <rire> Nous passons cette fois-ci à l'année 1976, où après un règne de neuf semaines au sommet du palmarès britannique, Bohemian Rhapsody est déclassé par Abba. Oui. Ça devait être Dancing Queen, je pense? Oui, ça devait être quelque chose du genre. Là. Euh, donc, euh... Ah, ben c'est ça, ça le monde la, de la musique populaire. Oui, oui.、Euh, c'est、oui, oui, sûr oui, que oui. la masse va toujours euh, euh, préférer des trucs、euh, si g o u p e u x comme ça. Exactement, à... oui. Et、les belles voix de femmes et、euh, la petite musique facile, il y en a、mm -hmm. à faire. C'est très malheureux. Et on termine cette journée et ce mois de janvier, en fait, avec le 31 janvier 1978, alors que Greg Ebert, saxophoniste au sein de Blood, Sweat and Tears, décède d'une overdose accidentelle à Amsterdam. Il avait seulement 30 ans. Oui. Je ne connais pas Greg Ebert.、Euh... Il a é t je crois, il n'a pas été là très, très longtemps. Il y, il y, a, eu tellement eu tel... il y a eu tellement de monde ouais, dans, ouais, ouais, dans Blood and Sweat and Tears. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'était pas sur la pièce qu'on va tout de suite aller écouter, qui est un véritable classique de Blood. スウェーデンティーズ。Je parle de spinning wheels. Vous êtes sur les ondes de la seule station d i f f u s e du vrai rock, c'est fou! You got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles, and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Show you the colors. Susie,、euh, c'est tiré de leur、euh, premier album homonyme qui est paru en 1958. Tu sais, cette pièce、euh, a un sujet particulier. Elle raconte、euh, euh, l'histoire d'un couple qui、euh, v o n t au ciné-parc et、euh, ils s'endorment pendant le oui, film. Oui, vrai, oui, c'est vrai. Ils se réveillent, le film est fini Il et s très tard.、Ah, et tu、vrai. sais que dans l'Amérique puritaine de l'époque, à la fin des années 50, début 60, là, C'était Quelque chose de grave, de très, très, très grave. Là.、Euh, une jeune fille, un jeune homme qui ne rentre pas、euh, coucher de la nuit là, ou qui arrive très tard. On s'imaginait plein de choses. Ah oui! <rire> Donc, c'est le sujet de cette pièce Wake Up Little Susie. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Blood, Swell and Tears avec、euh, Spinning Wheels、euh, qui nous vient de leur、euh, deuxième album,、euh, album homonyme, sorti en 1969. Il est 11h33. Vous êtes à l'émission r o c Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、là, on en est rendu aux é p h é m é r i d e s du 1er février. On change de mois. Et effectivement, et pour、euh, faire suite à notre pièce des Everly Brothers qu'on vient d'entendre, c'était la naissance de Don Everly le 1er février 1937.、Ouais. C'est le père de Aaron, je pense, hein, Don. Euh, Aaron race, qui s'est marié avec,、euh, pendant à peu près、euh, de, trois quarts d'heure avec a x l Rose. Ah oui,、ah, je... ah, oui c'est vrai, c'est v r a il i s'est divorcé assez rapidement. moi、ouais, J'exagère、ouais. me rappelle e、ouais, bon, j trois quarts d'heure, mais ouais, ça n'a pas été long avant que ça, ça éclate. Oui, Ça n'a pas duré un mois au moins, ouais, facilement, peut-être même une semaine ou deux. Je... C'était pas grand-chose. Non, non, c'est ça,、ouais. ça, euh, ça, ça n'a pas duré très très longtemps. Donc, également le 1er février 1949, c'est RCA ou RCA qui lance le tout premier 45 tours. Il était destiné au marché des jukebox.、Mmh. Il était bleu et il comportait uniquement une présentation du médium en anglais, et en espagnol, q u e s t c e、ouais. qu'un 45 tours, etc. C'est ça.、Euh, donc, quelque chose qui va coûter quand même assez cher, là, ça à Ça doit. Avoir cette copie unique. Ça doit. Le, le, le, le fameux disque de 7 pouces、euh, qui était、euh, roi, allé jusqu'à la fin des années 60, oui, où là, le, le long jeu a pris le marché. On s'est concentré、ouais. vraiment sur le marché、ouais. des albums. C'est que l e s artistes se sont désintéressés de ça. Là, ben oui, l c'est un disque qui e s facilement achetable aussi. e x a c t e m e n t Également, nous avons en 1954 la naissance de Mike Campbell, le guitariste au sein des Heartbreakers de Tempe. y Oui, très、bien? bon guitariste.、Hein? Oui, effectivement. Euh, également en 1963, un jeune Neil Young, âgé de 17 ans, donne son tout premier concert à Winnipeg.、Mmh. Ça, ça devait être intéressant. Oui,、temps. tout à fait.、Mmh. Je, je me demande si、euh, ça a été un grand succès. Oui.、Euh, en fait, il était pas mal folk à l'époque, mais il touchait aussi rock'n'roll. Oui, c'est sûr qu'il avait ses racines bien、ouais. euh, ancrées、euh, au sein du rock et、mmh. du folk. En 1954, ce sont les Beatles qui obtiennent leur tout premier numéro 1 aux États-Unis, alors que I Want to Hold Your h a n d débute un règne de sept semaines,、euh, bien sûr, au top des palmarès. Et c'est le numéro 1 que le groupe attendait pour aller jouer aux États-Unis.、Oui. Et vous s a e qu'ils o n t appris, ils ont préparé l e u r bagages, se sont envolés. Tout à fait, c'est ça.、Euh, Brian Epson t ne voulait pas que les Beatles aillent aux États-Unis tant qu'ils n'avaient pas un numéro 1 là-bas.、Mm -hmm. Et、euh, c'est ça. Et ça, ça a été une très bonne idée. o u n e très très bonne démarche. Également en 1964,、euh, eh、bien, le, le gouverneur de l'Indiana bannit la pièce Louis Louis des Kingsmen puisqu'il considère cette fameuse pièce comme pornographique. On demande qu'est-ce qu'il pouvait qu qu bien entendre là-dedans. <rire> Effectivement.、Hein? Et c'est le début en fait d'une longue,、euh, c'est-à-dire d'une très longue saga,、euh, d'une légende également qui est devenue cette pièce、euh, des Kingsmen. Également en 1968,、euh, bien nous avons la naissance de Lisa Mary Presley, la fille、mmh. du King, bien sûr, la princesse, si on、oui. veut. Est-ce qu'elle a, a lancé un album, je crois,、oui. en mai, Lisa Mary Presley? Oui, il y a plusieurs、Pour、années carrière, de ça、hein? qui n'a pas marché du、ouais. tout. Elle avait elle chanté est... aussi avec son mari Michael oui, Jackson. Oui, elle a été mariée avec Michael Jackson. Ouais, ouais, ouais. Weird. Oui, assez, assez spéciale. Elle n'a pas connu le succès de son père, disons. Euh, également en 1969,、euh, eh、c'est Tommy James、euh, des End de of Shandals qui atteint、euh, le numéro 1、euh, du palmarès américain avec、euh, la pièce Crimson and Clover、mm -hmm. qui est vraiment une pièce excellente. J'adore. Et d'ailleurs,、ouais. il y avait eu une reprise de j o n Jett également qui avait fait、euh, ouais, cette pièce-là. Très bonne reprise.、Euh, mais ouais, ouais. Ce q u i avait de spécial avec、euh, la version de Tommy s h a n d o l s c'était、euh, sans dire avant Gardis, il y avait quand même、euh, une bonne part d'expérimentation, des、euh, oh, oui. sons nouveaux q u i étaient u t i l i s é s dans cette.、Euh, Dans cette pièce、euh, qui en a fait un classique. Oh oui, vraiment. C'est une pièce que j'adore entendre.、Mm -hmm. Aussitôt que, que, que je l'entends quelque part, je, je suis、euh, complètement réjoui. <rire> Nous avons également en 1972 Chuck Berry qui obtient finalement son tout premier numéro un en Grande-Bretagne. Malheureusement, c'est avec la pièce My Tingling. My Tingling. <inaudible> pièce e x t r a ordinaire. C'est a s s affreux, e é p o u v a n t a n e Il venait de sortir de prison en plus. C'est comme, je ne sais pas, si on apprenait à l'époque, la pièce La Petite Grenoie u l l a eu pas mal de succès au Québec. Ce n'est pas aussi vulgaire, My Ding a Ling, mais c'est aussi épais. C'est un équivalent. Côté médiocrité, c'est pas mal. C'est pas m a p r e i l Ce n'est pas ma pièce savore de t i m b e u r y C'est ridicule. En 1977, cette fois-ci, eh bien, c'est le, l a première disque du film Genesis in Concert, s'est、oui. présenté à Londres. Oui. Un、euh, mm -hmm. film dont la trame sonore、euh, pourrait être、euh, Sega's、oui, oui, c Out, puisque c'est tiré oui, de la même t o u r n é e Euh, je l'ai vu une fois ce film-là, je l'ai trouvé assez plate. Sans la présence flamboyante de Peter Gabriel,、mm -hmm. ça devait être assez différent, merci. Ouais, ça, ben, ça en tout cas, ça ne、euh, m'a pas emballé du tout. <rire> ça ne sera pas le premier film que <rire> je vais aller écouter, alors, je vais aller regarder plutôt、euh, lorsque je m'intéresserai à Genesis. Également en 1977, Robert Plant、euh, est en t e a i n d'une la, laryngite. d Je l'ai dit, p l i n doit repousser sa tournée américaine、ouais. à l'été.、Mm -hmm. c e s t ça. ça ben, 1977, c e s t une année épouvantable puisque,、ouais. euh, puisque Plant a dû annuler, euh, euh, repousser, si on veut, la, la tournée à plus tard. Et、euh, là, lorsqu'ils ont repris la tournée à l'été, Euh, quelques jours après que ça soit commencé, il a appris que son fils était décédé, ce qui a mis fin、euh, complètement、oh, oui. euh, à, à l'histoire de Led Zeppelin, du moins à l Amérique du Nord. Oui, effectivement. Nous avons également en 1988、uh, The Cars qui annonce leur séparation après 12 ans de collaboration. Donc,、euh, un groupe qui n'a pas nécessairement marqué l'histoire de la musique, u n certain succès par contre. Ils ont, ils ont euh, fait euh, certaines bonnes pièces.、Ouais. Les deux premiers albums、euh, regorgent de très, de très bonnes chansons pop. Oui,、euh, oh, oui, oui. Euh, mais c'est un groupe qui était incroyablement mauvais en spectacle. <rire> c'était ahurissant de voir à quel point ces gars-là n'étaient pas professionnels et étaient drab, moches.、Euh, The Cars va passer à l'histoire comme un des pires groupes de tous les temps en concert. Ah, ça, ça ne m'étonnerait même pas,、mm. parce que c'était un, un groupe surtout de studio qui,、oui. justement, avait des succès radio, mais、euh, ce n'était pas très, très intéressant en concert. Non, Content d e les, les avoir jamais vus. Vraiment pas. Nous avons également en 1992 l'album Nevermind de Nirvana qui atteint le tout premier, le, le numéro 1 plutôt des ventes pour la seconde fois.、Ah. Euh, donc et, on est retourné au top,、mm -hmm. euh, avec cet album qui allait rester quand même assez longtemps là, au numéro 1.、Oui. En 1999, cette fois-ci, eh bien, c'est 400 personnes qui sont blessées. Ils d i e n t j'ai un concert de Marilyn Manson donné à Perth, en Australie. Le chanteur a dû lui-même se mettre à couvert lorsque la foule a commencé à lui lancer les projectiles. 400 personnes, qu'est-ce qui s'est passé?、Euh, ben, ça, c'était un émeute digne de, de, de Marilyn Manson, en fait, lui qui, qui aimait bien soit insulter la foule ou faire des petits、mm -hmm. concerts express de 40 minutes et moins.、Mm -hmm. euh, et généralement, la foule était assez en furie par rapport à ça. Et, et, et était du genre, il faisait son Axel Rose aussi, il pouvait arriver très tard, tu sais, c'est-à-dire que le concert pouvait commencer à 8 heures normalement、oui. sur les, les, les billets. Et、euh, il arrivait sur scène à 10h30, 11h. Donc, ça, c'était assez、euh, frustrant. Et il、euh, faut dire que les fans、euh, de m a r i l y n Manson, surtout à cette époque-là, étaient assez、euh, Assez jeunes. turbulents et assez jeunes、ouais. et se、euh, revendiquaient、euh, de l'anarchie et même、mm -hmm. euh, de, des religions occultes. Et donc, on, on essayait de faire ses t o u g s aussi, si on <rire> veut, lorsqu'on est un fan de m a r i l y n Manson. Donc, j'imagine que ça n'a pas dû aider. C'est quand même quelque chaud, chose,、pas. hein? 400 blessés. Oui, oui, oui. Ah, j'ignore, par contre, s'il y a des, des blessures pires que d'autres. J'imagine que oui,、mm -hmm. Si on compte un écrétinia comme une blessure、ouais. aussi, ça peut arriver.、Euh, mais ouais, ça devait être pas très beau à voir, quand même. Cette fois-ci, en 2008, pour terminer la journée du 1er février,、eh、bien,、euh, en honneur du 40e anniversaire de la chanson, la NASA annonce que Across the Universe d e Beatles sera la première chanson diffusée dans l'espace. Effectivement, elle fut envoyée vers les, une étoile éloignée de notre galaxie via une antenne s u b s p a t i a l e Donc, elle continue à voyager à travers、euh, l'espace et devrait peut-être arriver vers cette étoile-là, une possible planète, j'imagine, dans quelques décennies d'ici.、Mm -hmm. n o u s s o m m e s maintenant au 2 février.、Euh, et nous débutons、euh, cette journée du 2 février avec、euh, la naissance de Graham Nash qui célèbre donc ses 70 ans.、Et、ça, ça v o u surprend beaucoup parce qu'il me semble que. On a célébré sa fête la semaine dernière. Grand Nash!、Ah, c'est possible. C'est très possible. Écoute, c'est des choses qui arrivent. C est, c est, c est des éphémérides de, qui se répètent.、Euh, mais alors, Il y a de l'écho. Oui, exactement. <rire> ouais, alors, maintenant qu'on en parle,、euh, ouais, je me rappelle peut-être de l'avoir mentionné la semaine dernière. Mais nous avons également une autre naissance le 2 février en 1947, celle de Derek s h u l m a n leader de Simon Dupree and The Big Sound, un groupe qui est devenu. Gentle Giant,、ouais. bien sûr.、Euh, qui Ils sont passés pas de la p o p a u p r o g r e s s i f e x a c t e m e n t exactement. Et il, était, il est également reconnu comme étant découvreur de Bon Jovi, Dream、mm -hmm. Theater et Pantera. Donc,、euh, il travaillait pour. Bonne、euh, idée pour les deux derniers.、Ouais. Euh, le premier, c'est pas mal moins déraisonnant. Oui, <rire> exactement. C'est intéressant plusieurs,、euh, pour le compte de banque, par contre. Oui, oui. e je crois qu'il y a eu un rapport aussi avec Def l e p p a r d quelque chose genre, là, il aurait peut-être、ouais. aidé à les faire connaître, parce、mm -hmm. qu'il travaillait avec plusieurs maisons de disques à、ouais. plusieurs、mm -hmm. niveaux. Maintenant, je pense qu'il est rendu président du Là, mais pendant l e n t s a n n é e il était. Ah, c'est possible, c'est très possible. Effectivement. Oui, il y aurait、euh, le droit de l i r l serait rendu, o、ouais, 47, ça lui fait 65 ans. Oui,、ouais, il serait、ouais. rendu à sa retraite, en fait.、Là. Il、euh, me、euh, semble que même quand ils ont sorti les rééditions là, de Gentle ouais, Giant, il y a 7-8 ans, il me semble q u i était... l、euh, c'était fini pour lui. D'ailleurs, c'est grâce、là. à lui, les rééditions, c'est lui vraiment qui a poussé pour qu'il y ait des rééditions CD, des albums. J'imagine qu'il y avait déjà eu des versions CD de certains albums de Gentle Giant, mais l'édition 35e anniversaire, qui était vraiment. Génial,、mm -hmm. très très belle, avec les pochettes de carton par-dessus、ouais. les pochettes originales.、Euh, ça, c'est très très intéressant d'ailleurs. Sauf que、euh, j'ai jamais、joué. compris pourquoi il n'y avait pas sorti le premier aussi et Acquiring the Taste. Ils n'ont、si、pas sorti disant,、euh, Oui, c'est vrai, le premier, je l'ai et... acheté lors des rééditions, mais c'était une édition、euh, postérieure, là,、mm -hmm. pas, euh, Et euh, Civilian non plus. C'est peut-être、mmh. les droits qu'il n'y avait pas aussi. i r o a b l e m e t s t possédé probablement par une autre maison de disques qui ne voulait pas céder les droits de ces albums-là,、mmh. qui, qui est quand même,、euh, en tout cas pour le tout premier album, même Acquiring the Taste, qui,、euh, qui sont de, des albums assez populaires du groupe, qui、ouais. devaient quand même rapporter quand même,、euh, un peu. Donc céder les droits. Par contre, ça a fait de Civilian. Civilian est devenu un album rare, même. o u n oui, oui. C'est difficile à trouver. Oui. C'est très malheureux. Nous avons également en 1948 la naissance d'Alan McKay, plutôt le guitariste d'Earth, Wind and Fire, qui célébrait donc ses 64 ans cette bon, semaine. Lui, c'est sûr que je le connais pas. <rire> Ils sont dans un autre registre ici. 1949, naissance de Ross v a l e r y bassiste pour le Steve Miller Band, également pour Journey, qui célèbre donc ses 63 ans. Oui, c'est la ça petite、fait. voix dans Journey. Oui, oui, oui. La ouais. petite voix, là, en, en arrière de Steve Perry, là, <rire> quasiment ultrason, c'est le Ross v a l e r y Journey n'est pas un groupe nécessairement、euh, que j'apprécie plus ce qu'il faut. Donc, non, mais c'est normal, c'est quelque chose qui est incroyablement mal vieilli. J'en、ouais. ai déjà parlé,、euh, j'avais réécouté des albums de Journey il、euh, y a 3, 4 ans, et puis j'avais été stupéfait de voir à quel point c'est quelque chose qui avait v r a i m e n t vraiment très mal vieilli et qui n'avaient vraiment pas passé le test du temps. Mais qui, par contre, ont connu un regain de popularité dans les dernières années. L'année dernière. Oui, ça a été quand même assez fort, mais ça, on doit ça, entre autres, à Glee, l'émission américaine de chant, où les premières pièces, en fait, qu'ils ont prises, c'est Journey. Ça a été même un running gag, comme quoi, ils en avaient fait beaucoup et eux s a u t o d é r i s Ils s'auto-dérisent. Ils risent eux-mêmes, en fait, a t Auto-dérision. Auto-dérision, puisqu'ils en parlent. Comme quoi, il en a fait beaucoup trop、euh, et ça a amené Journey à revenir en force、euh, dans les dernières années. Nous avons également、euh, cette fois-ci en 1962, oui, les Beatles qui donnent leur premier concert à l'extérieur de Liverpool au、a o、Oasis Club、mm -hmm. de Manchester. d o a i t être、euh, Je ne sais pas s'il y avait autant de fans qu'à qu Liverpool, bien sûr, parce qu'ils étaient、ouais. moins connus peut-être un peu à l'extérieur. Oui. n o u n s également en 1966、euh, les Rolling Stones、euh, qui lancent 19th Nervous Breakdown, o u i、oui, euh, C'est un titre que j'ai toujours du mal à. À dire, il ne se mentionne pas bien, qui est allé、euh, s'installer donc à la seconde place、euh, du palmarès britannique. Quand je parlais plus tôt là, de la fameuse f r a n c e avec laquelle il débute le, la chanson, It's it to get、home. What a rag rag、ouais. getting home »« old » c'est au début de cette pièce, n、ah. i Nervous t e e e n n Breakdown.、Ouais. Parce que ça parle en fait de ses mères,、euh, bonnes mères de famille à l'époque qui se bourraient de pilules. Oui, oui, oui, qui s'éloignaient de la réalité avec des、ouais. petits médicaments.、Okay. <rire> Nous avons,、euh, par la suite, en 1967, Jimi Hendrix qui passe à l'émission Top of the Pop où il joue Purple h a z e avec son Experience.、Mm. Ça, ça, ça devait être assez particulier. Là,、ouais. Parce que Jimi Hendrix,、euh, quand même, s h、euh, e c k a i t les conventions à l'époque. <rire>、euh, <rire> et Top of the Pop, qui é t t une émission très, très polie, très gentille. Oui, c'est ça. ça ben, on en a déjà parlé. C'était comme le ouais,、euh, ouais, ouais, l e jeunesse d'aujourd'hui des Britanniques. c'était effroyable. Ça devait être psychotronique. Oui. <rire> En 1969, cette fois-ci, Yoko Ono divorce d'avec son ex-mari Tony Cox. Elle obtient la garde de sa fille, Kyoko. Euh, qui, euh, par la suite, la garde a été enlevée. Ça a été des sagas judiciaires、ouais. également, ça, avec ça, puisque bon, e、euh, u ça tenait avec John Lennon, rapport à la drogue et tout. Donc,、euh, on faisait des causes souvent pour aller rechercher Kyoko à gauche et à droite. Et elle a même été capturée d'ailleurs par John Lennon et Yoko Ono. En fait, ils ont refusé d'aller la, la ramener chez son père après、ouais. une, une sortie. Elle, elle a été aussi le sujet d'une chanson、euh, de John et Yoko. Il me semble que c'est sur l'album Life Peace in Toronto. どこに行くか、マンビザンリーを見つけた人のために、きっと、あれはあなたのようなものです。 Nous avons également en 1973 Keith Emerson qui est blessé à la main pendant un concert d'Emerson Lake and Palmer donné à San Francisco. Son piano était bourré d'explosifs et i l s ont malheureusement explosé <rire> prématurément. Ah,、ouais, c'est dangereux faire du rock de star. Oui, effectivement. Surtout lorsqu'on essayait d'être aussi flamboyant <rire> que Keith Emerson avec、euh, ses effets. En 1978, cette fois-ci, Van Halen lance son tout premier album homonyme、oui. sur un très grand album sur lequel on retrouve l'excellente pièce Eruption qui me fait、euh, lever le poil sur les bras à chaque fois que j'entends. C'est-tu quoi ton poil va lever tout à l'heure parce qu'on va l'entendre? Oh yeah, ça je suis content, je suis très <rire> très content. Nous avons aussi en 1979, cette fois-ci, s e t e vicious qui décède suite à une overdose.、Euh, ce serait sa mère qui aurait shooté la dose mortelle d'héroïne pour empêcher son fils de retourner en prison. Il risquait une perte d'incarcération à vie pour le meurtre de sa copine Nancy s p u n g e n Elle n'a pas eu、euh, de, de, de comeback par rapport à ça? Non, sa mère, en fait,、euh, l'a avoué que c'est elle qui a,、mm -hmm. qui a tué son fils sur son lit de mort en 1996, donc, alors qu'elle、okay. était sûre, elle、okay. aussi,、okay. de mourir.、Okay. Et d'ailleurs,、euh, c e t t e Vichys e avait commencé à prendre la drogue avec sa mère, alors qu'il était adolescent, puisqu'elle aussi était une droguée notoire.、Euh, Euh, à l'époque,、euh, ce, euh, ce qui a aidé donc, pour elle à savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse pour que son、mmh. fils n'ait pas affronté la s i t u a i o n e vraie belle petite famille, elle a papa raison. Oui, <rire> oui, oui. C'est assez spécial. <rire> ça, c'est assez,、euh, Ça détonne de, qu de l'image qu'on avait à l'époque. Nous passons cette fois-ci. à la journée de 1980, plutôt la journée du 2 février 1980, alors que pour souligner le premier anniversaire de son décès, une horde de jeunes punks, rendre hommage à la mémoire de s i d v i c i o u s avec une marche débutant, dans, le faubourg de Chelsea, u h lieu de naissance du bassiste pour se terminer à Hyde Park. la première, la mère plutôt de s i d v i c i o u s devait mener la marche, mais elle était dans l dans l'incapacité de le faire puisqu'elle était à l'hôpital pour cause d'overdose survenue la nuit précédente. Telle mère, tel fils. <rire> c'est très malheureux. C'est épouvantable. Oui, c'est. Tu n'as pas grand-chose dans la vie. En tout cas, tu pars.、Euh, c'est difficile quand tu, tu commences à a n la vie avec、euh, une main comme ça. Oui, exactement. Et surtout、mmh. l'héroïne, qui est une des drogues les pires elle à être accro.、Mmh. C'est vraiment, vraiment désolant. Désolant plutôt. En 2001, cette fois-ci, Ted Nugent apprend qu'il n'aura pas le droit à la clé de la ville de Détroit, puisqu'il、euh, lui, lui avait été offert quelques semaines auparavant.、Euh, le maire est revenu sur sa décision après、euh, qu'on l'ait mis <rire> au courant des idéologies politiques du Nuge, bien Ça, sûr. Ça, c'est. Il d t quoi Il n'était pas au courant Ben, Ça a l'air que non. C est, c est,、ouais. Il devait se dire que c'était un rocker, donc probablement qu'il était quelqu'un de plus modéré, qui était vraiment très f o l a g e et tout. Et finalement,、oui. il s'est rendu compte qu'au <rire> contraire. Oui, c'était un gars de droite là, sévère. D'extrême droite.、Ouais. Mais, mais、euh, c est, c est, en plus de ça, il était Morning Man à cette époque-là, si je me trompe pas. Oui, il, il a fait de la radio. Donc, il, ses, ses, ses idées, là, ses insanités, est il est lancé en ondes constamment. Alors, ça, ça me surprend que. Euh, l a maire n'était pas au courant de ça. C'était peut-être un peu décollecté de la, de la réalité. <rire> en fait, il n'écoutait pas la radio en tout cas. <rire> on va l'entendre aussi, Ted n e w t n dans un moment, parce que、euh, c e s t quand même、euh, un guitariste talentueux, ouais, un、oui. compositeur talentueux, un、euh, oui, bon mélodiste.、Euh, il faisait de très, très bons、euh, riffs de guitare.、Euh, on ne peut pas y enlever ça, mais c'est juste qu'au niveau des idées. C'était pas génial. C est, c est, non,、euh, au contraire. <rire> au contraire. Et on termine la journée du 2 février en 2004 avec、euh, une autre en fait,、euh, personnalité intéressante des histoires de <rire> la musique. Puisque Courtney Love annonce l'intention de publier ses journaux intimes, son agent déclare que cette publication serait l'équivalent littéraire <rire> de la Bootleg Series de Bob d y l a n Ça, c'est toi, c'est quelqu'un que、um, uh, uh, oh oui, oui, oui. qui, qui est vraiment overrated. Oui, Courtney Love, qui est、euh, vraiment. Euh, elle n'a pas fait grand-chose, Courtney Love, non, là, sérieusement. Elle, elle a eu un groupe、euh, qui était formé. En fait, en fait c'est Kurt Cobain qui a, écrit la plupart, ou qui a aidé à écrire la plupart des chansons de Hall qui ont été populaires.、Mm -hmm. euh, elle, a elle a toujours cherché le succès à travers quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une célébrité. C'est une célébrité parce qu'elle a marié un, un musicien extrêmement、ouais. célèbre.、Exact. Elle n'a pas fait grand-chose, non?、Hein. c'est juste qu'elle fait des niaiseries, tellement de niaiseries quand, que, que tout le monde la connaît, <rire> mais c'est pas q u e l q u e chose d'intéressant. Alors, quand on dit que ça va être l'équivalent, Littéral de la Boodleg Series de Bob Dylan, c'est complètement grotesque.、Ouais. Est-ce que ça a sorti ces, ces niaiseries-là?、Euh, aucune idée. j a i jamais vu ça sur les tablettes. Donc, j'imagine que non. Si、mm. ça a sorti, ça n'a pas eu un très, très gros succès. <rire> en tout cas, elle, on n'ira pas l'écouter, mais pas du tout. On va y aller avec、euh, Ten h u o e n avec une de ses très bonnes pièces. Dog et Dog, vous êtes à l'émission Classique sur les ondes de la Radio Campus.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 Bien sûr, avec、euh, You Really Got, m e v e r s i o n e x p l o s i v e de ce classique des、euh, Kings qu'on retrouve、euh, sur leur、euh, premier album homonyme, album absolument révolutionnaire, paru en 1990,、euh, <rire> 1978. Parce que là, ça n'aurait pas été révolutionnaire en 1998. <rire> Et、euh, juste avant ça, on a entendu une pièce qui a marqué beaucoup, beaucoup de musiciens. Euh, des années 70 et 80, la pièce euh, Eruption,、euh, solo guitare、oh, de d d i e Van Halen. Incroyable. Et, euh, ça, euh, il était tellement bon, spectacle, dans ce temps-là, Van Halen.、Euh, il faisait ça, Eruption, en courant partout, là. C'était incroyable. C'était tout un guitariste. Ah, tout à fait. Et C'est encore un excellent oui, encore un guitariste. Oui, C'est un très bon guitariste. Mais comme homme de spectacle, c'est plus ça. Oui, il est... est plus capable.、Ouais. Il y a eu un cancer aussi. Oui, c'est ça. Une... Et il y a eu aussi, une... on a dû y remplacer une hanche. Oui, oui, effectivement, oui,、ouais, c'est vrai. Donc,、euh, c'est compréhensible.、Oui. Là. Et puis, quand même, il approche de. Il doit être pas m o i n s de 60、euh, ans.、Ouais, oui, il fait 58, ouais, quelque chose comme quelques... ça. C'est compréhensible. Et,、euh, on vous rappelle que la semaine prochaine,、euh, mardi prochain, le, le nouveau v a n h a l e n sort、bien. en magasin, le premier avec David Lee Roth depuis 1984. Euh, donc, euh, ça va être quelque chose,、euh, je vais en parler la semaine prochaine、euh, à, l'émission REC Classic, bien sûr, je vais en faire une critique. Et juste avant ça, on a entendu Ted Nugent avec、euh, un p e t i t c l a s s i q u e Dog Eat Dog s e s t é t i r é de son,、euh, Deuxième album en solo, si on veut, Free for All de 1976. Tu sais, la semaine dernière, tu disais、euh, que la seule bonne chose que Meatloaf avait fait en carrière, c'était sa fille. Mais non, pas juste ça.、Euh, il a chanté sur, c e lui qui chantait sur、euh, l'album Free for All de、ah、Ted Nugent.、Oui? Donc,、euh, Euh, il a fait de quoi de bon, m e a t Loaf, c'est ce qu'il a, une bonne voix, il a une ouais, bonne ouais, voix de rock. Ouais, ouais. Euh, donc,、euh, c'est lui qui c h a n t a i t sur、euh, Doggy Dog.、Ah, si il expliquerait d'abord pourquoi <rire>、euh, la, la, la, Ted Nugent connaît la fille de Meat Loaf, parce que vous avez vu、euh, dans une vidéo,、euh, Scott Ian présentait sa femme、ouais. en fait, euh, aux autres membres de ce, son groupe de télé-réalité qu'il avait fait、mm -hmm. avec Ted Nugent, et Ted Nugent le reconnu tout de suite. Donc,、ouais. euh, il, il connaissait Meat Loaf. Ben oui, parlant, tout、sûr. à fait. Il est midi 3. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon Fedbé et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée au racine du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est aux é p h é m é r i d e s du 3 février. Et effectivement, et on débute le 3 février 1947 avec, justement, c'était une très bonne transition qu'on a faite en écoutant t e Re Got Me puisque En 1947, c'est la naissance de Dave Davies, frère de Ray Davies, guitariste des k i n k s、ouais. Et un peu l'artisan du levé m e t a l parce qu'on、ouais, dit ouais. que c'est la première pièce proto-metal.、Euh, you really got me. é c o u t e J'ai failli y passer la version en spectacle des Kicks. Mais,、euh, je suis allé, elle n'est pas très bonne.、Euh, C'était、euh, paru sur l'album、euh, One for the Road. Et、euh, on avait même mis un solo de guitare là, pour euh, avant. Euh, Euh, avant You Really Got Me,、ah, ouais. pour faire un peu un clin d'œil à Eddie Van Halen, mais Dave Davies, c'est pas Eddie Van Halen. C'est un, un, un peu grotesque.、Là. Ça a été un des premiers guitaristes à jouer avec une Gibson Flying V, par、mm -hmm. contre, on peut、ouais. le voir dans les vidéos. Donc, ce qui ouais, très, et donc, et ça a puis, été une guitare, une guitare qui a été récupérée par l'agglutin e de métal、ouais. aussi.、Euh, et e arrivée aussi avec un son、euh, assez d i s t o r s i o n n é Oui, effectivement. s un son qui était très, très、euh, Fossil. représentatif des Kings.、Ouais. Nous avons également, en 1959, la naissance, non, non pas la naissance, mais plutôt、euh, la naissance d'une légende, en fait, puisque en 1959, Buddy Holly, Richie Valens et Big Bopper sont tués dans un crash d'avion en Iowa.、Euh, Buddy Holly avait réquis réquisitionné un avion parce qu'il n'avait plus de vêtements propres、mm -hmm. lors de leur tournée. C'était le Winter Ball,、euh, mm -hmm. de, je ne sais, sais pas quel projet, enfin, fait, dans plusieurs États, ils jouaient dans plusieurs villes, dans plusieurs États.、Mm -hmm. euh, et euh, au départ, ça devait être Buddy Holly et les Crickets qui devaient、euh, s'envoler、euh, Ensemble, et finalement, les deux autres stars du show, Richie Vallens et Big Bopper, ont réquisitionné aussi des places dans l'avion.、Ouais. Et,、euh, fait intéressant, c'est le guitariste des Crickets, je crois, qui avait、euh, dit à Buddy Holly en blague J'espère que vous allez vous écraser. Et c'est arrivé il... très malheureusement.、Ouais. Donc, il aurait dû faire un, un Zach w h i t e de lui et、euh, laisser faire le linge propre、oh. et le se laver. Et puis,、euh, <rire> euh, aujourd'hui, il sera encore en vie. <rire> Exactement. <rire> oui, on aurait connu、euh, probablement, et c'est le plus incroyable parce que Buddy Holly a inspiré beaucoup de musiciens, entre、mm -hmm. autres Paul McCartney et les Beatles.、Ouais. Euh, et il s'en allait tranquillement pas vite vers un rock un peu semblable à ce que les Beatles ont fait aussi、ouais. dans les dernières années. Donc, ça aurait été très intéressant de voir、mm -hmm. ce que. Aurait pu、euh, emmener au monde du rock'n'roll、euh, dans les années 60. Ce qui est très malheureux, c'est ce qui a été appelé The Day That Music Died, une、oui, fameuse chanson de Dan McDonald. Le, le, le classique euh, euh, American Pie. American Pie, voilà. Nous avons également en 1961, toujours dans la journée du 3 février, dis-je, Bob Dylan, qui réalise son tout premier enregistrement professionnel à New York en enregistrant San Francisco Bay Blues,、oui. qui est une pièce que je ne connais point, malheureusement. Mais je ne connais pas, non plus cette pièce, ça fait deux pièces de Bob Dylan qu'on connaît pas. Ouais,、hein. ouais. Ben,、mm -hmm. peut-être que ça se retrouve sur、euh, le dernier,、euh, le dernier opus des bootlegs,、euh, c'est-à-dire les démos Whitmark, qui était la première compagnie sur laquelle、ouais. Bob Dylan avait signé. Il y a beaucoup de démos des pièces plus connues aussi qu avait fait, fait, qui avaient fait que se retrouve.、Ouais. Dessus, probablement qu'on retrouve ces enregistrements-là sur ce c o f f r e t plutôt sur ce disque. En 1966, cette fois-ci, Paul McCartney et Steve Wonder se rencontrent pour la première fois après avoir fait un après que Paul McCartney soit allé voir un concert du génie de 15 ans,、mm -hmm. qui était de passage en Angleterre, e、euh, t ça l'avait beaucoup marqué, il l'avait trouvé excellent, b i e n s û r La euh, rencontre de deux génies. La rencontre de deux génies, exactement, qui avait donné une pièce dans les années 80, peut-être un peu moins forte. Ça, c'était mais... pas génial, par exemple. <rire> un, un, ebony and Ivory, ça, ça, c'est, épouvantable,、oh, ça, C'est, p a s t r è s t r è s t p a c'est une atrocité. <rire> <rire> Comme très... quoi la rencontre de deux génies ne va pas nécessairement donner quelque chose de génial.、Exactement. Absolument pas. Exactement. Même genre de collaboration, par contre, que j'ai hâte d'entendre, c'est f u l n y Mercury qui avait enregistré avec Michael Jackson dans les années 80.、Mmh. Euh, et、euh, c'est supposé paraître en 2012, ça, ces enregistrements-là.、Euh, c'est Brian May, t e Queen, qui qu s'occupait de la production et tout, de s'assurer que les pièces allaient être. Être bonne. <rire> mais, mais ça ne doit pas être rock.、Là. Michael Jackson, ça doit être a s s i s C'est impossible.、Ouais. Alors, ça ne doit pas, pas être rock.、Bon. Nous avons également en 1968 les Lemon Pipers qui se hissent plutôt a e numéro 1 du palmarès américain avec Green Tambourine, qui、ouais. était tiré de l'album, je crois, du même nom, qui était du i e de la Bubblegum Post.、Si、J'avais 45 0 tours, j'adore cette pièce. Oui, c'est très bien fait. C'est un groupe.、Euh, Un groupe fait pour plaire aux filles, entre autres, p a r ce qu'on appelle ça de la、oui. bubblegum pop, où c'est un rock un non, peu psychédélique. Et... Oui, oui, effectivement. Oui. effectivement ça, je crois que c'est leur seul album. Moi, quand j'étais petit, j'avais ce 45 tours-là, et je devais vraiment f a s c i n é par l'effet de réverbération,、oui. là, early reflection, qu'il y avait、oui, euh, dans、oui. cette pièce-là. Oui,、euh, les, les, les, la batterie aussi, qui est excellente,、mm -hmm. justement, qui est très bien traitée là-dedans. Et、euh, moi, j'aime bien cet album-là. D'ailleurs, ça me donne le goût de le réécouter. Ça fait un, <rire> un bon moment je n'ai pas entendu ça.、Euh, donc, l e v i n Pipers avec Green Tamarine. Également, nous avons en 1969 John Lennon, Ringo Starr et George Harrison qui engagent Alan Klein comme manager. Paul McCartney, bien sûr, dé désapprouve dis-je, la décision et、euh, reste avec son choix, son beau-père, Lee Eastman,、oui. là, bien sûr.、Bon, C'est vraiment le début de la fin. Ouais, ça, exactement. Là, donc, ça, ça a Quelle été, mauvaise idée! Oui,、euh, ça a été une très très mauvaise idée. également. Comme quoi, des、euh, fois, les... la majorité peut avoir tort. C'est ça. Oh oui, Paul McCartney、mmh. avait raison、euh, parce que Lee、mmh. et s m i n auraient fait, un, je, je crois, en fait, un très bon travail. Sauf si... que c'est sûr que pour les trois autres,、euh, qu'un、mmh. des membres du groupe euh, soit euh, le g e n r e du gérant, ça peut. Ça, ça peut porter. Oui,、ouais. ça peut être assez,、euh, mmh. assez problématique aussi. Sauf qu'ils ont, ont vraiment pris une très mauvaise <rire> décision en allant avec Klein.、Hein. Effectivement. Nous avons également en 1973 Elton John qui atteint la première position du palmarès avec、euh, Crocodile Rock. C'est son premier numéro 1 aux États-Unis. C'est plate que ce soit, son premier、oui. numéro 1. Ce s t pas une bien bonne pièce, mais c'est une pièce qui est représentative de ce qui se passait dans le rock'n'roll à la fin des années 50, début 66、ouais, surtout.、Oui. On allait、oui. rechercher les notions de rock de cette époque-là. Un、euh, et... rock juvénile et un peu beaucoup bébé lalan. Effectivement,、oh, oui, oui. Ouais. Et, et nous avons également en 1979 les Blues Brothers qui étaient numéro 1 du palmarès américain avec A Briefcase Full of Blues qui était leur album,、ouais. euh, si on veut, qui, qui allait se coller au film des Blues Brothers qui、mm -hmm. paraissait, je crois, l'année suivante.、Euh, c'est quand même bon, c'est des standards de blues, ce s t intéressant. Beaucoup ça, de musiciens invités également là-dessus. J'avais de la misère à croire que c'était un vrai groupe, ça, au début, parce que, tu sais, quand tu vois un, un sketch, ouais, c e c'est u e o n l i s e On peut pas prendre ça tellement sérieux, mais finalement, C'était correct. Oui, oui, c'est des bons. u r t o u t John b e l u s h i qui avait une voix quand même assez incroyable. Dana y k r o y d lui, qui avait plus des connaissances de blues. C'est des gars、mm -hmm. qui ont fait leur école de, de l'humour à Chicago, qui est、mm -hmm. la, la, la mecque du blues. C'est là vraiment q u e s e sont imprégnés de ce style de musique-là.、Euh, et ils ont,、euh, ont rendu de très, très bonnes versions, en fait, d e s pièces. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, le premier film、mm -hmm. des Blues Brothers, c'est vraiment à voir. Ne serait-ce que pour les numéros musicaux, il y a beaucoup de、ouais, collaborations. Il y、euh, a、ah, de, de des caméos de plusieurs, plusieurs Blues Men. Ray Charles,、ouais. qui chante là-dedans,、mm -hmm. euh, qui, qui est vraiment génial, il, qui ouais, joue. Fait,、euh, propriétaire d'un magasin de musique. Propriétaire d'un magasin de musique armé.、Hein? Il ne faut pas toucher <rire> à ses instruments sans avoir payé parce qu'il vous tire dessus. <rire> également, Johnny Hawker, qui,、euh, qui est un c h a、ouais, n e u c n t e d l e Qui chante, chante、ouais. boum boum dans la、mm -hmm. rue avec son groupe. C'est incroyable.、Mm -hmm. Moi, j'adore Johnny Hawker et je trouve que c'est un, un badass bluesman, comme -hmm. on dit. Et、euh, il est très bien représenté dans cette,、ouais. euh, ce, ce film-là. Ça, ça vaut le détour,、euh, le, ouais, ouais, le premier. p a r c e que、mm -hmm. le, celui qu'on fait en 2000, il、euh, y a des bonnes pièces. n o je a i pas vu celui-là. Très, très, très, très mauvais.、Ouais. Avec, euh, avec euh, le frère de John Belushi euh, euh, Non, ce s t pas le frère de John Belushi qui joue dedans.、Euh, il a son nom m'échappe. C'est le type qui avait fait Fred Flintstone dans les pierres à feu.、Euh, ah, John、euh, Goodman. John Goodman, oui.、Ouais, avec une très bonne voix.、Ouais. Mais c'est tout ce qu'il y a <rire> dans le film. a h a h a h Nous passons par la suite、euh, en 1996,、euh, 96, oui, alors que les Ramones annoncent、euh, avoir donné leur dernier concert ensemble à Brixton, en Angleterre, après 22 ans de collaboration.、Ouais. Euh, C'était le début de la fin également pour plusieurs membres du groupe, puisque l'allusion est la, peut-être pas très bonne, i l s sont tombés comme des mouches à la suite. Oui,、euh, oui. Cancer, maladie ouais, etc., et t C'est、ouais. ça, i l restent. À peu près plus personne. o n je pense、mm -hmm. qu'il qu reste Didi Ramones ou.、Euh, je pense que c'est le dernier qui reste、mm -hmm. de vivant, malheureusement, de la formation. Nous avons également en 1998 Pearl Jam qui lance son cinquième opus, Yelled, qui Yield, 2, Yield plutôt,、oui. qui atteint le numéro 2 du palmarès. C'est un album、oui. euh, assez euh, intéressant d'ailleurs, qui est ma pièce préférée, oui, oui. Pearl Jam à vie, Due to the Evolution, qui、mm -hmm. se retrouve là-dessus. Et C'est、euh, un album qui a fracassé beaucoup、euh, d dans, dans mon souvenir, c'est un, un de leurs bons albums, mais comme je、ah. t'expliquais、euh, l'autre fois, Euh, J'hésite tous à les abonnés à Pearl Jam, mais il、euh, n'y a aucun qui m'a vraiment marqué. Non, mais ce n'est pas un groupe nécessairement. Il faut être fan de Pearl Jam pour vraiment、mm -hmm. aimer ça. J'ai ai un de mes amis qui, qui, lui, est un fan fini, qui a、mm -hmm. grandi avec Pearl Jam aussi.、Ouais. C'est un peu plus, je dirais pas sa génération, mais c e son t s groupe d'âge un peu plus.、Mm -hmm. Moi, je suis arrivé un peu après l'explosion du grunge dans, dans le. À écouter de la musique.、Ouais. Donc, c est, c est un, ça me touche un peu moins, mais je dois dire qu'il y a quand même des bonnes pièces.、Euh, C'est une valeur sûre, en fait, pour Jam. C'est、ouais. un bon groupe qui continue à faire quand même de la musique intéressante、euh, malgré les années. Donc, également en 2003, Phil Spector qui est arrêté dans son manoir pour le meurtre de l'actrice l a n a Clarkson. On en a parlé, je pense, dans les deux dernières、mm -hmm. semaines. C'est le début d'une longue saga judiciaire pour lui qui allait terminé,、euh, en fait, s'est terminée n 2009、euh, mm -hmm. après plusieurs années de procès, d e n q u ê t e et de r e c h e r c h e Et qui donc, fait qu'il ne sortira probablement jamais. Non, jamais de prison puisqu'il a été condamné à prison à vie. Phil Spector dans RG, ouais, est dans la soixantaine, donc ça m'étonnerait qu'on le retrouve dans les rues bientôt.、Mm -hmm. Euh, par la suite, nous avons en 2004,、eh、bien, après 11 ans de séparation, les Pixies annoncent un retour sur scène pour le temps d'une tournée.、Euh, ça s'est continué, en fait, continuer à faire des apparitions,、euh, ça et là, des petites tournées. Malheureusement, pas d'album, e、euh, de, de, prévu. En fait, je crois qu'ils, qu enregistrent quelque chose, mais on sait pas là, si ça va sortir éventuellement、ouais. aussi.、Euh, C'est pas, c'était ce pas un groupe très, très、euh, productif,、ça. Non, non, effectivement, parce que sur plusieurs années de, de, de, de, de vie, en fait, ce groupe-là a produit, je pense, trois ou quatre albums ouais, complets、ça. en tout. Euh, mais c é t a i t un groupe aussi qui, e、euh, n en fait, qui était très underground aussi. o u a i c'est un groupe culte. Un groupe d'initiés.、Euh Pour la génération X. Oui, exactement, ouais, ouais. qui est amené tranquillement vers le ground. D'ailleurs, j'ai vu une entrevue avec Dave Grohl où on parlait de Smell l i k e t e e n Spirit,、euh, la, la structure de la pièce. Et lorsque Kurt Cobain a présenté la, la pièce aux autres membres du groupe, Dave Grohl s'est dit w a o u on joue des pixies à cette heure. C'est le <rire> même genre de modèle, c'est-à-dire un début fracassant, ensuite、mm -hmm. on se calme, on revient fracassant dans le refrain. Les couplets très très cannes. C'est le modèle des Pixies qui a été appliqué à Nirvana. Et ça,、ouais. ça a quand même amené beaucoup de succès. <rire> et nous terminons、euh, la journée、euh, du 3 février avec en 2004 Cornelius Bumpus, saxophoniste pour les Doobie Brothers et Stevie Dan qui décède d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Oui. a、euh, Écoute, c'est pas un membre、euh, très très proéminent de c o u p e l à Il é t a i t pas là.、Euh... Dans les débuts des Doobie Brothers, qui est, à mon avis, la période la plus intéressante. Et avec Steely Dan,、euh, je ne sais même pas sur quel album il y a pu jouer. Non, probablement, ça devait être simplement une collaboration,、mm -hmm. j'imagine,、euh, qu'il a fait avec lui, avec le groupe, plutôt. Oui. <rire> Ce qui nous amène au 4 février. Exactement, 4 février, t en t 1941, plutôt, avec la naissance de John Steele, le batteur des Animals, qui célébrait ses 71 ans、mm -hmm. euh, cette semaine. Également, en 1948, la naissance de Vincent Fournier. Je、l u i connu sous le nom d'Alice Cooper, qui célébrait ses 64 ans、euh, cette semaine et qui a été d'ailleurs、euh, en vedette lors du Harley-Davidson Show. Oui, samedi dernier, dernier oui.、Ouais, ouais, ça, ça coûtait très cher, elle là. Oui, à、ouais, ce qui paraît, oui, il、mm -hmm. faut aimer aussi、euh, les motos、mm -hmm. et le monde de la moto, mais、ouais. euh, j'aurais aimé voir, par <coughs> contre. Ben, c'est un phénomène. Alice、oh. Cooper, il, il, il est excellent, il, il est bien meilleur en spectacle aujourd'hui qu'il l'était. Il est pas mal meilleur. C'est i c'est. Avec Paul McCartney, moi je trouve que c'est le meilleur. Oui,、ouais, il continue aussi à faire、euh, -à ses, ses skits classiques, si on veut. Ces、ouais. effets spéciaux、ouais. qu'il faisait sur scène. Donc, ça, c ça, Et s quelque ce h o s Et ce qui、avoir. est intéressant, c'est que d'année en année, oui, des trucs,、euh, oui, l se fait pendre, etc. Et mais on n'a pas tout le temps、euh, l'impression d'être sitôt au même spectacle.、Ouais, c'est、ouais, ça qui est intéressant. Ouais, ouais.、Ah, il change、liste. un peu la,、ouais. la, la, le pacing aussi、ouais. de, de sa,、mm -hmm. sa performance. Le samedi à, dernier, il a commencé avec, il、euh, me semble, c'était Black Widow. Mmh, o、ouais. u va être extrêmement intéressant.、Mmh. D'ailleurs, il y avait Steve Hill aussi qui était présent pour ce concert-là, qui est en première partie, comme artiste invité, artiste et mystère, en、mmh. fait, à ce que j'ai pu voir. Mais, e u j'étais pas présent à、non. cause justement du prix.、Mmh. Nous passons maintenant à l'année 1951 avec la naissance de Phil a y Et Hart, oui. oui. Donc, batteur du groupe Kansas, qui lui célèbre ses 61 ans euh, cette, euh, cette semaine. Oui. Également en 1952, nous avons la naissance de Jerry Shirley, batteur d'Humble Pie, qui、mm. lui célèbre ses 61 ans. Ah, batteur. Oui, effectivement. Très intéressant. Je n'ai pas entendu beaucoup d'Humble Pie, mais j'ai、oui. très aimé. Ah, ça, ça vaut le, le détour, là, Humble、ouais. Pie, oui. Ça ne m'étonne même pas.、Mm. En 1967, cette fois-ci, l'album homonyme des m o n k e e s se hisse à la première place des palmarès américains des ventes d'albums. Donc, c'est q u e l q u e c h o s e à p r e n a n t o i o avec la, la popularité de l'émission de télé, on peut s'attendre à ce qu'un album des m o n k e e s se retrouve quand même、mm -hmm. assez haut dans le palmarès. C'était quand même bien fait. Oui, oui, oui, c'était très bien produit avec de bonnes chansons. Euh, nous avons également en 1967 Between, Between the Buttons, plutôt des Rolling Stones, lancé le 20 janvier entre, pour, en troisième place des palmarès.、Euh, et Ça, j'imagine, ça doit être les palmarès britanniques. Oui.、Euh, tu sais, ça, c'est、euh, le seul album des Rolling Stones、euh, qu'ils ont fait dans les années 60 que j'aime pas. Ah、non? non, je suis incapable de cet album-là. C'est un album qui se voulait un peu plus pop.、Mm -hmm. euh, là, Mick Jagger a toujours été attiré par les vagues éphémères. Ouais, Et ouais, ce ouais. qui marchait beaucoup à ce moment-là, c'était le rock psychédélique. Alors, c'est comme un peu l'album psychédélique des Stones, mais ils sont allés plus loin par la suite avec, avec The、euh, Satanic Man.、Oui. Lui, il était réussi, à mon、ouais. avis. Mais、uh, Between the Buttons,、uh, non. Ah, non. Non, que, c est, c est... C est... je ne le conseille pas. Ça le... Je trouve que c'est le seul faux pas. Que les Stones ont fait entre le premier album, qui date de quoi, 63, 64,、ouais. et、euh, Exile on Main Street.、Mm -hmm. Parce que sans ça, il n'y en a pas de faux pas. Oui, effectivement, bons. C est, c est, ce sont tous de très bons albums. Nous avons également en 1968, cette fois-ci, les Beatles qui lancent Across the Universe,、ouais. b n très grand succès, qui avait été enregistré、euh, entre autres pour la Wildlife Foundation,、mm -hmm. je crois, à l'époque. Et qui s'est retrouvé dans l'espace, on l'a vu plus tôt. Oui, exactement, exactement. <rire> En 1977, cette fois-ci, Fleetwood Mac marque l'histoire, en fait, en lançant l'album Rumors,、mmh. bien sûr, qui allait se hisser au numéro 1 des palmarès、oui. pendant 35 semaines, je crois. e n 1977, c'est、euh, oui. l'année de, de Fleetwood Mac. Exactement. Exactement. Ben, en, en, avait... en Angleterre, en 1977, c'était l'invasion punk. Mais、mmh. en Amérique du Nord, c'était Fleetwood, Fleetwood Mac, Mac、ouais. et le disco, malheureusement, aussi. Et tout le monde a une copie de Rumors en quelque part à la、oui. maison. C'est <rire> pratiquement. Et c'est drôle parce que c'est un des disques vinyles qui. qui... Qui n'a pratiquement pas de valeur, parce qu'il y a tellement、ouais. de copies qu'on、mm -hmm. peut en trouver n'importe où et on ne peut pas payer、euh, même pas 5 pour <rire> ce disque-là, qui est quand même très bon. Moi, j'aime、oh, bien écouter、oui. Wimels quand même. Euh, nous avons aussi en 1982 Alex Harvey, leader du Sensational, Sensational plutôt, Alex Harvey Band,、oui. euh, qui meurt d'une crise cardiaque、euh, au très jeune âge de 47 ans. Oui, ben, ça va faire quarantaine exactement demain. Mais、mm -hmm. euh, pas connu en Amérique du Nord, hein, Alex Harvey. C'est quelqu'un qui, qui, qui avait vraiment.、Euh, pour lui, ça s'est mis à marcher. Il était a s s e z â g é il était en、ouais, ouais, quarantaine ouais.、Euh, ouais. parce qu'il a débuté sa carrière à l'époque du, du, du skiffle. Euh, à、ouais. la fin des années 50,、si là, euh, les Beatles ont, ont, ont été influencés d'une certaine façon par le skiffle. Et,、euh, <coughs> écoute,、euh, Alex Harvey faisait du skiffle. À la fin des années 50, mais ça s'est vraiment mis à marcher pour lui lorsqu'il s'est mis à faire un espèce e de rock très extravagant, vaudeville, ouais, dans les années peu, 70,、ouais. très, très théâtral. Et、euh, Alex Harvey, on se rappelle aussi de lui en Angleterre parce que c'était un homme à femmes、euh, incroyable, qui、ah, ouais. avait <rire> un succès incroyable auprès <rire> des femmes. Euh, mais、euh, c'est ça, c'est que dans les dernières années de sa vie,、euh, il avait développé de très mauvaises habitudes de vie avec、euh, consommation de drogue.、Euh, Aussi、euh, euh, intense. intense et ben, ça l'a tué. Ça、ah, fait vraiment... malheureux. Il、ouais. faut faire attention à ça. Nous passons par la suite en 1983 où nous soulignons un autre décès, en fait celui de Karen Carpenter qui décède d'un arrêt cardiaque dû à son anorexie. Elle avait seulement 32、ouais. ans, mais elle était c h é t i e Elle était、ouais, peurante. C'était、oh, oui. ouais. euh, malheureusement une maladie、euh, contre laquelle elle, elle s'est battue, euh, mais euh, malheureusement elle a perdu son combat.、Mm -hmm. Nous avons également, en 1984, Paul Gard Gardiner, plutôt, o u g a r d n e r qui, euh, bassiste pour la Tubeway Army、ah, de g a b r i e Newman. Oui, ton groupe <rire> préféré, effectivement, qui décède d'une overdose d'héroïne et il avait, e、euh, non pas, il était, on sait pas son âge, mais il est décédé en 1984. l e s a l b u m s de Gary Newman, je crois que tu les as tous dans une bibliothèque spéciale, n'est-ce pas? Qui n'est p a s c h e les doigts, c'est ça? On aime ou on n'aime pas Gary Newman? Je trouve ça atroce, sérieusement. Ce n'est pas du rock. ça. Non, c'est de la pop. C'est de la pop synthétique. Je te dirais que c'est pas mal exactement ça que je déteste dans les années 80, ce genre de musique. Oui, c'est comme je d i s on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment. Particulier comme style de musique. Et nous avons finalement, pour terminer, la journée du 4 février, février oui, en 2004, où Art Garfin Garfinkel, j'ai du mal,、euh, qui est arrêté pour possession de marijuana.、Euh, la police s'était intéressée au cas de Garfinkel après avoir arrêté sa limousine pour excès de vitesse et、euh, lui qui était、euh, assis en arrière, pour l'instant, i avait pas mal de fumée puis,、euh, qui sortait des fenêtres lorsqu'on a interrogé、euh, le conducteur. Mais,、euh, Art g i r f r i n d c l toujours particulier quand même. C'est un、oui. personnage assez,、euh, assez haut en couleur quand même. Oui. Qui, à la, la suite de la série. p a a t o n Ben, effacé aussi, il a i e n un petit p e Oui, effectivement. Il faut dire que le talent dans Simon g a r l f i n k c l l c'est surtout Paul Simon. Et donc, Art Girlfriend Call a connu une carrière peut-être un peu moins reluisante. o u justement. C'est pour ça qu'il ressort avec des trucs comme、mm. ça vers la suite. Oui. <rire> On passe cette fois-ci à la dernière journée、euh, de la semaine. Et oui, et on débute le 5 février 1935 avec la naissance d'Alex Harvey,、ouais. justement, leader、mm -hmm. du Sensational Alex Harvey Band, qui, était, qui est décédé comme une journée ouais, faire, avant ç en a naissance. Oui, avant d'avoir 48 ans. Avant d'avoir 48 ans, exactement. <rire> C'est quand même incroyable. Tu sais, j'en pense jamais. Hein, je me rappelle. Écoute, je n'ai pas fait jouer du Alex Harvey、euh, depuis au moins,、euh, je te dirais quasiment 10 ans. Il、mm. f a l l a i t que j'en fasse jouer. f o C'est un artiste qui commence à m'intéresser. En fait.、ouais. Je vais peut-être、euh, essayer d'avoir une écoute de ça très bientôt, peut-être cet après-midi. Il, il, il est très connu en Angleterre, mais ici, pas du tout. Non, Il est ça, passé très, très inaperçu. Oui. Nous avons également en 1944 la naissance d'Al Cooper, guitariste de session, qui a joué l'orgue, entre autres sur Like a Rolling Stone de Bob、oui. Dylan, qui d'ailleurs était un ajout de dernière minute,、mm -hmm. un imprévu. Lui, il jouait juste des notes comme ça pour、oui. le fun. Bob Dylan a décidé de le garder dans l'enregistrement. Très bonne idée.、Oui. Et Al Cooper, c'est aussi le fondateur du Blood, Sweat and Tears. Oui, effectivement. Oui, oui c'est vrai. C'est très vrai. o、oui, u Il i était membre de la formation. C est, c est, je ne me rappelais plus de ça. Nous avons également en 1948 une naissance particulière, c e s t Nigel, Nigel Thunfall, Tufnel, l、euh, guitariste de Spinal Tap. Ça, c'est le blond ou c'est le, le roux C'est le roux. C'est le r o oui, u x a i c e s 63 ans. Donc,、oui. euh, le, le, ouais, le, le gars qui avait ses a m p l i s il va jusqu'à 11.、Oui. Euh, ouais, euh, donc, euh, tu, jamais i j a compris le, le culte autour de, de Spinal Tap parce qu'il、bon, y a des bons gags dans ce、oui, film-là,、oui. mais, mais c'est quand même pas.、Euh, Je ne sais n'est pas. C est, c est pas、euh, La chose la plus drôle que j'ai j u g Mais en fait, c'est surtout ce qui a été le plus incroyable, parce qu'on n'avait pas dit que c'était un faux documentaire à l'époque. Les gens allaient au cinéma en se demandant vraiment si c'était vrai, et bon, ils trouvaient Aucun disque de Spinal Tap n u l part. e m a i s euh, mais, euh quand même, ça, ça, a créé un genre d'émoi, p a r c e q u o n avait l'impression que c'était un vrai groupe. et Il avait d'ailleurs été reçu, je crois, c'était Late Night with David Letterman à l'époque,、euh, où il avait fait une vraie entrevue, en se doutant pas du tout que c'était par rapport à, au film Spinal Tap qui était là.、Euh, mais ouais,、euh, c est, c est, ça a été un genre de culte. Et d'ailleurs,、euh, il y a beaucoup d'artistes aussi qui disent que les, les faits qu les, les histoires qu'on fait dans ce film-là, c'est des choses qui sont arrivées. Qui sont arrivées. Qui sont a r r i v e n t Oh. Euh, moi, quand j'ai vu ce film-là, ils m'ont beaucoup fait penser à Status Quo. <rire> <'est> ce genre <rire> de groupe comme Status Quo.、Euh, mais je reconnaissais des trucs comme,、euh, par exemple,、euh, l'histoire du,、euh, du dolmen. Là, le, Euh, de Stonehenge. Oui, oui, oui, ça, c'est、euh, par rapport à Black Sabbath. Black Sabbath, oui. oui effectivement. Tout à fait. Quelque chose, ça... Sauf qu'ils ont fait le contraire Black Sabbath. C'était faire un、gros. décor trop gros, alors qu'eux, ils se sont fait faire un décor trop petit. <rire> mais je、euh, <mais>, euh, <rire> n'ai jamais vraiment、euh, embarqué dans ce p a n e u t a b l e Il y a des, des choses qui sont très drôles comme ça,、euh, mais. En général, c'est pas,、euh, pas le meilleur film.、Andy、j o s i Osborne raconte que la fameuse scène où ils sont backstage, ils essaient justement de se rendre à la scène, mais、oui. ils se perdent dans une genre de salle à fournaise. i、oui. l d i t que ça lui est arrivé la même, oui, oui, même chose oui, en courant, vrai, puis、euh, ils、oui. <rire> tournent en rond pour <rire> se retrouver finalement à la même place. Ça, c'est dans ce film-là.、Euh, et si vous avez le DVD du film、mm -hmm. This Is Spinal Tap, écoutez les commentaires. C'est vraiment n'importe quoi. Ils reprennent leur personnage pour faire les commentaires、mm -hmm. et là, ils parlent de tout le monde. Tout, tout le monde qui est en arrière-plan dans ce film-là,、euh, ils, ils inventent une histoire pour、ouais. chacun chacun des,、ouais. des figurants. C'est vraiment、mm -hmm. très, très drôle. a l le film à voir. Nous avons également, en 1962, cette fois-ci, les Beatles qui donnent leur premier concert en compagnie de Ringo Starr. C'était au c a v e r n Club et Starr remplaçait Pete Best puisque celui-ci était、oui. malade. C'était juste temporaire. Oui, oui, c'était vraiment. Mais, mais là, quand ils ont annoncé que c'était permanent, Euh, les, les fans de Pete Best n'étaient pas contents. Oui, c e Il était mal reçu, Ringo. Exact. Puis,、euh, les fans de Ringo se battaient avec les fans de Pete Best. <rire> c'est assez incroyable.、Oh, oui, tout à fait. C est, c est, on se replace maintenant, aujourd'hui. On n'aurait jamais autant d'émois,、euh, surtout pour un batteur, là, pas pour diminuer le travail des batteurs qui sont vraiment excellents. Mais、euh, surtout à l'époque des Beatles, un batteur, c'est. C'est un peu comme B-Best le disait, un batteur, c'est pas important dans le fond. Oui, sauf que c'est ça, mais Ringo pensait pas comme ça, lui. Non, non,、et、Là, on hum, parle, c'était des personnalités, les Beatles. Ouais, et c'est ce qui faisait la différence avec les autres groupes. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça là-dessus, t'as complètement raison. Nous avons également en 1964, cette fois-ci, la naissance de Duff McEagan, bassiste de Guns N' Roses, qui célébrait ses 48 ans,、mm -hmm. Il célébrera ses 48 ans.、Ouais. Il était également membre de Velvet Revolver, je crois、ouais. aussi. Et j e n s a u l est、euh... en vie parce que <rire> Ça, il s'est se fait, fait éclater. Il était très alcoolique et il me semble que c'est le pancréas. Ah oui.、Ouais. Euh, il s'est réveillé avec le pancréas. Il était en très, très beau <rire> visiteur, en très beau e r Et、euh, il a arrêté de boire complètement par la suite parce qu'il、ouais. serait mort. C'est une bonne idée.、Mmh. C'est une, une bonne il, raison. Maintenant, en fait. il est top shape. Ah, ben parfait.、Ouais. Tant mieux pour lui. C'est génial. Il va u n risque de vivre encore plusieurs années.、Mmh. Donc, grâce à ça. <rire> Euh, nous avons également, en 1968, Yellow Submarines des Beatles, qui s'est certifié disque d'or. Donc,、oui. bien sûr, un autre album des Beatles qui s'est rejoint dans le club des albums、euh, disque d'or. Euh, nous avons aussi, en 1981, Johnny Mitchell, qui est intronisé au Juno Hall of Fame,、euh, du Canada, bien sûr, euh, artiste, p r h、euh, éminente, bien sûr.、Mais、oui, tout à fait. Parfaitement normal. Euh, euh, bien sûr, u、euh, n e équivalent, si on veut, féminin à Neil Young, d'une certaine façon. Là, elle n'a pas connu le même succès. Elle n'a pas fait le même genre de、ouais. musique non plus, mais、euh, plusieurs personnes comparaient les deux. Moins p r o d u c t Beaucoup moins productif. Oh non, ça c'est vrai. o、oui, Elle a lancé de très bons albums, mais c'est vrai que ça,、mm. ça a été quand même assez n éphém... non pas éphémère, mais elle a pris beaucoup de temps. Fait. Et Neil Young a touché à plein de choses. Oui, oui, ça c'est vrai. Alors qu'elle、okay, est pas mal tout le temps restée dans le folk, a touché un petit peu au jazz. Ouais, mais, il n'y a、euh... pas eu d'équivalent de l'album、mm. Trends chez Jean-Noël.、Mm. Euh, non, o n non, non. Et puis elle、euh, n'a jamais fait de feedback, non, <rire> je suis sûr. <rire> Non, également, dans la journée du 5 février en 2003, John Densmore, a n c i e n batteur des Doors, lance une action en justice contre Ray m a n z a r e k Bobby Krieger, Ian Atzbury, Asbury, Asbury.、Oui. et Stuart Copeland, puisque le groupe enfreignait les droits du nom de Doors en faisant une tournée sans、ouais. lui. Mais je le comprends, tu sais, lui,、ouais, ouais. lui, il ne voulait pas qu'il y en ait de Doors. Pour lui, les Doors, ça prend Jim. Euh, donc, il s'est retiré de ça, mais il ne voulait pas que les autres、euh, utilisent l e nom de Doors parce que ce n'est pas les Doors sans、exact. Jim Morrison.、Euh, Là-dessus, il y avait raison.、Euh, sauf que j'en ai déjà parlé pour avoir vu ce fameux spectacle.、Hey, c'était un maudit bon hommage, sérieusement.、Ouais. Ah、c'était quelque chose à voir et、mmh. c'était une très bonne façon justement,、ouais. de rendre hommage à, à, aux, do aux Doors、mmh. et à Jim Morrison. Et nous terminons cette semaine d e p h é m é r i d e avec cette journée du 5 février en 2006, alors que les Rolling Stones jouent à la mi-temps du Super Bowl. Le concert a été retransmis en différé pour permettre à la télé de censurer les paroles Salas c e de Start Me Up et Rough Justice. On a beaucoup évolué depuis le temps du e d Sullivan Show, n'est-ce、ouais. pas? <rire> oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est tellement ridicule parce que ces paroles-là, tu sais, je veux dire, c'est, c'est du,、euh, à double sens, c'est、oh oui. évidemment. Mais ça, le double sens, le double e n tender, ça existe. C'est une tradition qui existe depuis、ah、le、oui. blues. e t t u sais, dans le fond, un enfant qui écoute ça, il, bon, il parle de poulettes et de... p o l y o mais pas de frère.、Oui. Mais non, absolument pas. Alors, c'est un peu, c'est un peu tout à fait ridicule. Moi, <rire> je pensais qu'il y avait des problèmes, de, de, de sono, de, de sono, carrément, quand j'ai vu, euh, sa prestation c est, c est parce ça que ça pour coupait. Pour... Là, je t u i s l l d i r qu'est-ce qui se passe là? Il me semble qu'il <rire> devrait être un peu plus professionnel que ça. Euh, mais、euh, c'est ça. On C'est o u p un peu ridicule, cette histoire. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Simon. Je vous rappelle qu'il anime deux émissions sur nos ondes cet hiver Catalepsie. Ça, c'est les lundis à 20h. Et、euh, album classique. Ça, c'est vendredi, juste avant un classique、Exactement. à 10h. Exactement, oui. oui, oui. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> m 12h30 pile, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d a n n e t t Lafer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un peu de hard rock. Dans ce moment, on va entendre Aerosmith ainsi que le Canadien Neil Young dont on vient de parler. Mais tout de suite, on écoute la fameuse pièce que les Stones ont interprétée il y a six ans au Super Bowl Rough Justice. Mon lecteur s'est endormi. Voici Rough Justice. <rire> Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station d é v é l e m e n t de Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. L'École internationale de français est présentement à la recherche de candidats pour combler des postes d'auxiliaires étudiants et de techniciens animateurs. Les formulaires de demande d'emploi sont disponibles au uqtr.ca. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 819-376-5011-3875. La campagne de recrutement se tiendra jusqu'au 17 février. Un match de la saison régulière de la Ligue universitaire d'improvisation aura lieu le 13 février prochain à la Chasse-Galerie de 20h à 22h. Pour l'occasion, l'équipe des Oranges affronteront l'équipe des Verts. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web lié à l'événement u q t r c a r o m Le Comment dire est de retour pour une troisième année consécutive sous forme de l'émission America's Good Talent. Chant, humour, danse, défilé de mode et plus encore. Vous êtes invités à venir voter pour votre numéro favori et encourager les artistes. Présentés sous forme d'audition, les numéros seront évalués par des juges des plus critiques e l o u f o q Les billets sont au coût de 10 en pré-vente et 12 à la porte. Vous pouvez vous les procurer auprès de tous les membres de la délégation des Jeux de la Communication, des participants du spectacle et près de la cafétéria du a v i o n Ringuet de l'UQTR. Les profits iront totalement aux communicateurs des Jeux de la Communication.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 g e t e r o o m c a présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Denison Whitmer au cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Atari's Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec!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 Une petite tape et v'là o i des c u e u e s pour les. Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi. Wouah,、bon, il a fallu que je lâche ma job. Hé,、hey, comment ça Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée pis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. J'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je suis disponible pour l'écouter, hein. a pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis.、Hein. Ça reste une émission de deux heures, là. Je te suis pas pantoute, là. Eh, si, l a i s e f i r e a、ah, t t e n d s un peu, là. Ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour se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 ファン。 Avec No More, une pièce tirée de son album Freedom de 1989. Il y a un qui semble-t-il de travail à l'élaboration d'un nouveau support numérique qui serait plus intéressant pour les audiophiles. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec、euh, Walk This Way, immense classique tiré du non moins classique album Toys in the Attic de 1975. Ils devraient sortir un nouvel album cette année en 2012, Aerosmith. C'est leur premier depuis de très nombreuses années et plein de troubles qu'ils ont fait paraître pas mal, ils ont eu pas mal d'air fous dans les dernières années. Et au début du b l o c on a entendu les Rolling Stones avec Rough Justice. C'est la pièce qui ouvre leur dernier album studio à être paru. C'est A Bigger Bang. Il est sorti en 2005. Midi 48, vous êtes à l'émission Rac Classic en compagnie d'Anna Laferre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec du matériel le plus récent. Dans un moment, on va entendre Chicken Foot et The Rival Sons. Mais tout de suite.、Euh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 Plusieurs prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le Pro, c'est e MC. C'est aussi avec DJ s n a p t w i c e une session de m i c r o v e r t à l a p a r t 6 ou 1535, boulevard Royal. Le Pro, c'est qui c r www.productionssortrever.ca. les p r o c d MC. Une présentation d'Underground Studio avec la collaboration de Musique Daniel c o n t é les 4 Horses Poker, f i n a r d Tattoo, les restaurants Pyramide, Piloufas, Bus Rock, Production, Salt s River, le Festival Urban. i 2012 et c'est fou! Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1 Chicken Foot avec la pièce Big Foot tirée de leur deuxième album,、euh, curieusement intitulé Chicken Foot 3, qui est paru、euh, l'été dernier. Il、euh, y a besoin d'être bon, le nouveau Van Halen qui sort、euh, mardi prochain parce que les deux albums que Chicken Foot ont sortis、euh, depuis deux ans sont franchement fort excellents. Juste avant ça, on a entendu une formation de Los Angeles,、uh, The Rival Sons, une jeune formation qui a sorti un premier album l'année dernière, Pressure in Time. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce Burndown Los Angeles. C'est très bon. Et au début du blog, on a entendu autre chose de très bon, The Black Keys avec Gold on the Ceiling. C'est tiré de leur excellent dernier album qui est paru un peu avant Noël, El Camino. Trésor 1, vous êtes à l'émission Rac Classique, en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on va y aller avec un bloc de classiques. Dans un moment, on va entendre Iron Maiden et Kiss. Mais tout de suite, on écoute les vétérans de New York, les vétérans de Riot. Vous êtes sur les ondes de la radio Campus, la station des Ménomènes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.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 Prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 11 et dimanche 12 février, championnat de natation universitaire au CAPS de l'UQTR. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence.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 Encouragez la scène locale sur q u e b e c p u n c i o n n e t Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89 1、oh. Avec w a t h i n g You, la version studio qu'on retrouve sur leur deuxième album Hotter Than Hell de 1974. Juste avant ça, on a entendu un classique de Iron Maiden, r a t h c h i l d C'est la pièce qui ouvre leur album Killers de 1981. Et au début du bloc, on a entendu Riot avec Sword and t e q u l a la pièce qui ouvre leur.、Euh, C'est leur classique, l'album Fired Under de 1981. 13h13, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Alice in Chains et Soundgarden, mais tout de suite, on écoute ACDC, Girls Got Rhythm. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.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 Soundgarden avec Spoonman, s e s t tiré de leur album classique Super Unknown de 1994. Et Soundgarden, c'est un autre de ces groupes. Qui p o u r r a i t sortir un de nouvel album cette année, en 2012, tout comme Alice in Chains, qu'on a entendu juste avant ça avec Down in the Hole. C'est tiré d e l e u r a l b u m c l a s s i q u e leur deuxième, Dirt, de 1992. Et au début du blog, on a entendu un groupe qui,、euh, ça c'est sûr, sortiront pas de nouvel album en 2012, c'est、euh, ACDC avec Girls Got Rhythm,、euh, pièce s tirée s de l'album Highway to Hell de 1979. Ils ne sortiront pas d'album e l tout simplement parce que Brian Johnson, le chanteur, a déclaré、euh, cette semaine qu'un des membres de ICDC était malade. On, il n'a pas nommé lequel, il n'a pas donné de détails, il n'a pas dit de quoi il était atteint.、Euh, mais ça fait que le groupe est en hiatus pour le moment, est en pause et ne travaille pas à produire de nouveaux matériels. 13h30, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Anne L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec un peu de matériel le plus récent. On va entendre dans quelques minutes les Suédois de Graveyard. On va aussi entendre les Canadiens de Forbidden Dimension. Mais tout de suite, on y va, on y va avec un groupe américain qui sera en spectacle prochainement avec Opeth et Ghost.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 Tous c Et s services e plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au t o 75 pavillons à Berthessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Bon, les boys,、euh, on va commencer la session comme il faut.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 Graveyard avec la pièce titre de leur deuxième album Hazengan Blues qui est paru en 2011. Juste avant ça, on a entendu les Canadiens Forbidden Dimension avec Choking on t h a r t a c e Ça nous vient de leur、euh, tout nouveau disque The Golden Age of Lasers. Et au début du bloc, on a entendu Mastodon avec Black Tongue. C'est le morceau qui ouvre leur dernier album The Hunter, très bon disque paru l'automne dernier.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 On va poursuivre maintenant avec du tout nouveau matériel qui vient tout juste de sortir. Dans un moment, on va entendre Les Doors avec un morceau inédit jusqu'ici et qui vient tout juste de paraître sur la version 40e anniversaire du disque Ellie Woman. She smells so nice. On va aussi entendre le successeur de Jim Morrison dans Les Doors, Ian Asbury, qui est de retour avec son groupe The Cult qui vient n n e de sortir une très bonne pièce très infectueuse tirée de leur album à venir qui doit voir le jour au printemps. Euh, mais tout de suite, on écoute un morceau tiré du tout nouvel album de Ringo Starr puisque Eh oui, Ringo a sorti un tout nouvel album mardi cette semaine qui est passé encore une fois un peu inaperçu.、L、album intitulé Ringo 2012, son 17e album en 42 ans de carrière. En carrière solo, je parle Ringo qui a maintenant 72 ans. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à être renversé en écoutant cet album-là. Il est à l'image de pas mal de tous ceux qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est très léger. C'est pas sérieux du tout. C'est à l'image du bonhomme. C'est sympathique. C'est léger. On va tout de suite écouter un des meilleurs morceaux de ce disque, la pièce Anthem qui ouvre l'album.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 de retour avec cette toute nouvelle et très bonne pièce qu'ils ont mis disponible gratuitement cette semaine sur leur site web, Lucifer. Ça augure très bien, je trouve, pour ce nouvel album. Leur premier depuis Born into This, qui date déjà de 5 ans, puisqu'il est sorti en 2007. Le nouveau disque s'intitule Choice of Weapon. Il sort au printemps en mai. Par la suite, il va entreprendre une tournée de spectacle majeure, semble-t-il. Juste avant The Cult, on a entendu une pièce inédite des Doors,、uh, She Smells So Nice, qu'on retrouve sur la toute nouvelle、uh, réédition, 40e anniversaire du disque Ellie Woman des Doors. Ça vient de sortir. On voit que c'était un démo et que la, la production n'est pas tout à fait au point. La voix de Jim est boueuse. On dirait qu'il chante dans un mégaphone. Au début du b l o c on a entendu un morceau tiré、euh, du tout nouvel album、euh, de Ringo Starr qui est sorti cette semaine, Ringo 2012.、Euh, le morceau s'appelle Anthem et、euh, c'est probablement le meilleur du disque.、Euh, c'est un album à l'image de, de tous les précédents disques de Ringo. C'est-à-dire, c'est sympathique, c'est léger,、euh, c'est pas très rock. C'est loin d'être essentiel à la collection de disques de t o u s fans de, des Beatles.、Euh, c'est pas mauvais, mais c'est pas fantastique non plus.、Euh, mais je l'ai de loin préféré à son précédent Why Not que j'avais trouvé. Moins bon que la moyenne de ses autres disques. Ringo 2012 est pas mal meilleur dans son genre. que Why not? Il est correct. 13h58, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps dans une vingtaine de minutes. Je vais vous faire tourner une face complète d'un album v i n y l e classique. Je vais vous faire un Tourner un côté du disque Eat a Peach du a l m o n d Brothers Band. Pour le moment, on en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe anglais de hard rock bluesé californien de la fin des années 60 du nom de Mount Rushmore. Le mont Rushmore, qui est la montagne située près de, près de Rapid City. Dans le Dakota du Sud et、euh, sur laquelle on retrouve les sculptures géantes de quatre、euh, des plus grands résidents américains de l'histoire. Le groupe,、euh, c'est un groupe de jeunes amateurs de blues de San Francisco. Ils ont décidé, comme ça, de prendre ce nom、euh, typiquement américain afin de, de, de baptiser、euh, leur formation.、Un、groupe qui s'est fait une excellente renommée auprès des hippies et des résidents du quartier mythique de Haight-Ashbury dans les années 60. Ils se sont formés à la fin de 1966 en pleine a p o c a t e protéose Du mouvement contre-culturel de la côte ouest. À l'été 67, ils ont souvent joué au légendaire Avalon Ballroom avec des grosses pointures comme Janis Joplin et Big Brother and the Holding Company, Can Heat et le Quicksilver Messenger Service. Évidemment, comme les compagnies de disques signaient à peu près tous les musiciens de San Francisco à cette époque-là, Mount Rushmore se sont aussi retrouvés avec un contrat de disques qui leur a permis de sortir deux albums. Sur l'étiquette DOT, deux albums de Boogie dans la veine de ce que faisait c a n Heat, très marqué par le rhythm and blues des années 60, mais qui par m o m e n t rappelle aussi le groupe de rap psychédélique de Ted Nugent dans les années 60, le groupe avec lequel il a fait ses débuts professionnels, e t I'm Boy Dukes, à cause de l'agressivité dont il faisait preuve sur certains morceaux. Le premier disque, intitulé High on Mount Rushmore, a été enregistré à la fin de 68 au studio Gold Star de Hollywood et à part une version complètement ratée de Stone Free, on retrouve de fort s bons moments sur ce disque, tout à fait digne d'intérêt pour les amateurs d'obscurité.、Euh, ils ont récidivé quelques mois plus tard avec un deuxième album intitulé tout simplement Mount Rushmore 69 sur lequel on retrouvait encore une fois Euh, des, de bons trucs, un peu i n é g a l e comme le premier,、euh, mais avec、euh, quelques bonnes pièces. Question de vous、euh, en donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de Mount Rushmore. On va tout de suite écouter trois de leurs meilleurs morceaux tirés de leurs deux albums. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock obscur à Toit-Rivière. C'est fou! 89 FM. <muches> w e o d past you. Watchmore, voiture américaine très obscure de la fin des années 60. On vient d'entendre trois morceaux. Tiré de leurs deux albums, sortis en 1969. On vient d'entendre la pièce instrumentale Toe Jam, qu'on retrouve sur leur deuxième disque, Mount Rushmore 69. Juste avant, on a écouté deux morceaux tirés de leur premier album, High on Mount Rushmore, c'est-à-dire une pièce à saveur contestataire, I Don't Believe in Statues, suivie de la plus légère, She's So Good to Me. Apparemment que c'est en c o n c e r t que Mount Rushmore donnait la pleine mesure de leur talent et、euh, c'est sûrement la raison pour laquelle ils se sont produits aussi souvent au Fillmore West et au Avalon Ballroom avec les plus grosses pointures de la scène de San Francisco de l'époque. Toutefois, ça passait un peu moins bien sur vinyle et le groupe n'a jamais obtenu le succès que ses contemporains, comme les Grateful Dead ou le Jefferson Airplane, ont pu avoir, ce qui fait que le groupe est éventuellement mort de sa belle mort. À ma connaissance, seul le batteur Travis Fullerton a fait carrière dans la musique par la suite, mais il est resté pas mal toujours dans l'obscurité. Voilà qui conclut cette présentation de Mount Rushmore dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur pour la très grande majorité des gens, celui-là anglais et aussi de la fin des années 60, un groupe au nom tout à fait approprié pour le spécial Saint-Valentin-Raclassique. C'est-à-dire le trio blues rock, psychédélique, love, sculpture. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité.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 Le pro, c'est des MC, d a la recherche d'autant rappeurs interprètes pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque participeur doit performer sur scène et adapter leur texte o des b e a mystères d'un b e a m a k e r de la région. プロセンディレクトリ n 4 4 1 8 <You> 9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 du Allman Brothers Band, dernier album du Allman Brothers Band sur lequel on retrouvait le guitariste virtuose Dwayne Allman puisque c e d e r n i e r é t a i t d é c é d é quelques temps auparavant, soit en octobre 71 dans un accident de moto alors que le groupe venait de commencer l'enregistrement du disque.、Euh, disque qui devrait, il devait faire suite au double album Live at Fillmore East, euh, avec a、euh, l b u m avec lequel le groupe venait de percer de façon vraiment majeure. Évidemment, avec le décès de Dwayne, les membres du Allman Brothers Band ont été complètement soufflés et anéantis, même qu'à certains égards, certains ne s'en sont jamais remis. Toutefois, après une pause d'une semaine, ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de rester en place et、euh, le groupe a, a repris la route. Pour quelques concerts sur la côte Est avec un seul guitariste cette fois-là, soit Dickie Betts. Et ils se sont rendus en, en Floride、euh, pour enregistrer quelques nouvelles chansons, soit les trois premières qu'on retrouve sur le disque et qui occupent la face A au complet, c'est-à-dire Ain't Wasting Time No More, qui fait évidemment référence、euh, au décès de Dwayne, Les Brears in A Minor, pièce de Dickie Betts, pièce assez ambitieuse, et Melissa. Avec Dwayne, ils avaient déjà enregistré trois morceaux en studio, soit Stand Back, Blue Sky et l'instrumental très belle Little Martha. Comme les membres du Allman Brothers Band voulaient que ce disque soit un hommage à leurs frères décédés, ils ont décidé d'inclure des morceaux en spectacle qui avaient été enregistrés au Phil Morris l'année précédente et qui, faute de place sur l'album en concert, avaient été mis de côté. Euh, on parle de One Way, How, One Way Out,、euh, Trouble No More et l'imposante Mountain Jam, longue instrumentale inspirée par une chanson de Donovan, It Takes a Mountain, qui occupe deux faces de l'album. Ça a donc donné un album absolument magnifique. Aujourd'hui, je vous propose d'aller écouter la face 3 au complet.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 jusqu'à 17h. Brothers Band, on vient d'entendre la phase 3 au complet de leur double album, Album Vinyl Eat e a Peach, qui est paru en février 1972, il y a 40 ans. On vient d'entendre le très beau morceau acoustique Little Martha, une des pièces les plus connues de Dwayne Allman, qui lui a été inspirée, semble-t-il, par un, un rêve qu'il a fait et dans lequel il se retrouvait dans une chambre d'hôtel. avec son ami décédé, Jimi Hendrix, qui lui montrait à jouer cette pièce à partir du robinet,、euh, du lavabo, ce qui est vraiment <rire> étrange comme rêve. Juste avant Little Martin, on a entendu Blue Sky, une composition de l'autre guitariste du Allman b r o t h e r s Band, Dickie Betts, qui la chante aussi, apparemment,、euh, qui, l était très intimidé de le faire. On le comprend parce qu'avec un chanteur,、euh, comme Greg Allman dans le groupe, à peu près tout le monde a, a l'air médiocre à côté de lui. Mais c'est ce dernier, Greg, qui a insisté pour que Dickie la chante, puisque c'était sa chanson et qu'elle était très personnelle. C'est une pièce à savoir country qu'il avait écrite pour sa blonde de l'époque. On a aussi entendu l'excellente Stand Back, la pièce la plus funky du disque et un des morceaux de bravo de Dwayne Allman de par son jeu fantastique à la guitare slide. Au début de cette phase 3, on a entendu deux morceaux enregistrés en concert. On a d'abord entendu One Way Out, une espèce de duel sans merci des guitaristes Dickie Betts et Dwayne Allman, qui se t e r m i n e par un des solos les plus mémorables de Dwayne. Par la suite, on a écouté un des grands morceaux des Allman, c'est-à-dire Trouble No More. Eat a Peach a obtenu un succès vraiment fantastique à sa sortie et il est devenu avec le temps un des plus grands classiques du rock des années 70. La pochette aussi a marqué le public, une pochette et un titre inspiré par une citation de Dwayne Allman qui, alors qu'il était questionné par un journaliste sur ses positions politiques, il avait tout simplement déclaré Whenever I'm in Georgia, I eat a peach for peace. La pochette a été votée par les journalistes du magazine Rolling Stone comme étant une des 100 plus belles de l'histoire du rock. Pochette que vous pouvez aller admirer sur la page d'entrée du site web de CIFU au www.cifu.ca. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais faire tourner une autre face complète d'un autre album vénéne classique paru en 72. Cette fois-là, je vais vous faire tourner une face d'un des grands albums classiques du Canadien Neil Young, Harvest, paru en février 72. C'est donc un rendez-vous.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 89 FM. Mary Green from g e n t l e Giant, you're listening to the Rock Classique on 89.1 f m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 Des conseils, du e conseils, s d service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, tu n'as rien qu'une chose à retenir bière égale la barrique. C'est juste à côté de l'université, au 41-110, boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. En 1962, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile et surtout à l'écoute de sa clientèle voit le jour.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 i n o Oh. De leur deuxième album studio, Danger Money, qui p e r a r a en 1979. Ils s'en viennent en spectacle à Montréal. Et si je ne me trompe pas, C'est la première fois qu'ils mettent les pieds à Montréal. Ça va se passer le vendredi 11 mai. Les billets sont en vente depuis un petit bout de temps. Juste avant ça, on a entendu Gentle Giant avec Playing the Game. Puis est-ce qu'on retrouve sur leur disque Power and the Glory de 1974 Et au début du b l o c on a entendu Steven Wilson avec Remainder de Black Dog, un morceau tiré de son excellent deuxième album en solo, Grace for d r u n n i n g qui est paru à l'automne dernier.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 Mais tout de suite, on écoute les Tunisiens de My Wrath avec un extrait de leur、euh, dernier album, Tales, from the sand",、euh, Tales of the Sand. J'ai reçu cet album l'automne dernier, très belle pochette,、hein? mais malheureusement, je n'ai pas tellement accroché à leur musique.、Euh, mais j'ai lu、euh, des critiques dithyrambiques dans certains magazines spéciali spécialisés,、euh, mais moi, ça ne m'a pas du tout accroché. Euh, j'en ai pas passé, pourquoi j'en ai pas passé à l'émission auparavant. Toutefois, je l'ai réécouté cette semaine et, b o n j'ai pas été plus transcendé que la première fois, mais je dois avouer que j'ai trouvé qu'il y a de très bonnes choses sur ce disque. Un mélange de métal progressif avec des influences de musique、euh, typiques du Moyen-Orient.、Euh, les guitares sont puissantes, mais les claviers font un peu cheesy par、euh, moment. À la longue, ça finit par me tomber sur les nerfs. m a petite dose, c'est, intéressant. Surtout la première pièce qu'on écoute tout de suite. b r a v i n g the Seas.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 Quelque c h o s t disponible pour l'écouter. Ah, p i è c e de tâcher. C'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis.、Hein. Ça reste une émission de deux heures.、Hein. Je te suis pas pantoute. là. Eh,、uh, si, laisse faire.、Ah, attends un peu.、Là. Ça me revient. J'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage Requis avec F.O. et Mathieu du lundi au jeudi de 7h à 9h.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 な <99. S 1>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 Fique. a v e c un de leurs classiques, o u i t u s tiré de leur deuxième album studio, Consign to Oblivion de 2005. Ils ont un nouvel album qui s'en vient, Epica, et qui arrive en mars. J'ai bien hâte d'entendre ça. Juste avant ça, on a entendu les Israéliens de Orphanland avec la longue pièce de Path. C'est tiré de leur dernier album, The Never Ending Way of Our Warrior, qui est paru au début de l'année 2010. Au début du bloc, on a entendu My Wrath, une formation de Tunisie, avec la pièce Breathing the Seas, qui ouvre leur Le Dernier album qui est paru、euh, cet automne dernier,、euh, Tales of the Sand. 15h38, vous êtes à l'émission A Classique en compagnie d'Alain Lefebvre,、euh, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec un block power et power metal et metal progressif、euh, symphonique en concert avec、euh, deux formations、euh, qui sont en spectacle en fin de semaine à Montréal. Présentation de BCI, on va entendre A.I.C. plutôt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 Floride, Iced Earth avec la version en concert de Burning Times qu'on retrouve sur leur album triple Live in Athens de 1999. Et juste avant ça, on a entendu leurs compatriotes, mais eux viennent du New Jersey.、Euh, Symphony X avec Smoke and Mirrors,、euh, morceau en concert enregistré sur.、Euh, qui fait partie de l'album Live on the Edge of Forever. Paru en 2001. Et je vous rappelle que ces deux formations sont en spectacle en fin de semaine au Québec. Demain soir, ils seront à la salle Albert Rousseau de Québec, bien sûr. Et dimanche, ils seront au Métropolis de Montréal. Ils sont accompagnés par Warbringer, formation, jeune formation de thrash très dynamique. 15h48, vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un peu de matériel récent inspiré par la New Wave of British Heavy Metal. Dans un moment, on va entendre un extrait du tout nouvel album des Suédois de Ram, ainsi qu'un morceau de l'excellent groupe hollandais Devil's Blood qui sera en concert au Québec prochainement en première partie de Behemoth. Ça, c'est fantastique. Mais tout de suite, on écoute un groupe qui était en concert la semaine dernière à Montréal et qui sera de retour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 Le procès des MC, dans la recherche d'autant rappeurs interprètes pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque participant doit performer sur scène et adapter leurs textes ou des beats mystères d'un beatmaker de la région. Plusieurs prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le procès des MC, c'est aussi avec DJ s n a p t o i c e s une session de m i c r o v e r t à l a p a r t situé au 1535 Boulevard Royal. Le procès MC. ceux Gratuit pour et l qui s'inscrivent des r MC. Présentation d'Underground Studio avec la collaboration de Musique Daniel Comté, les 4 Hours Poker,、bon、f i n a r d Tattoo, les restaurants Pyramide, s Piloufas, Bus Rock, Productions Dark Lever, le Festival Open 2012 et c'est fou! Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les patriotes de Luc Téa!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 of on t h h On vient d'entendre les Suédois de Ram avec les deux pièces qui ouvrent leur tout nouvel album, Death. On vient d'entendre la pièce titre instrumental e suivie de Comes From the Mouth Beyond. Juste avant le b l o c pub, on a entendu l'excellent groupe hollandais The Devil's Blood avec Die the Death. Ça nous vient de leur album The Dozenfold Epicenter, un de mes albums préférés de l'année 2011. Ils seront en spectacle à Montréal. Ils s'en viennent en spectacle en première partie de Behemoth. Et ça, ça va se passer le mercredi 9 mai. Les biens ne sont pas encore en vente pour le moment. Euh, juste avant ça, on a entendu Ghost avec Prime Mover. Ça, c'est tiré de l'album Opus Eponymus, o qui est mon autre album préféré de 2011. Ils seront de retour en spectacle à Montréal. Ghost en première partie de Opeth et Mastodon. C'est le vendredi 6 avril et、euh, les billets sont en vente depuis ce matin. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anne Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Ce soir, le Jagan Tour s'arrête au Centre b e l l de Montréal. Ils étaient à Québec hier soir. Et question de souligner la chose, on va y aller avec deux classiques de la formation qui est en vedette, bien sûr, du Jagan Tour, Megadeth. Dans un moment, on va entendre un de leurs nombreux classiques tirés de l'album Rust in Peace de 1990. Mais tout de suite, on va y aller avec une version. Euh, D'un autre de leurs classiques à tout le monde, version sur laquelle、euh, on retrouve、euh, la chanteuse de Lakuna Kai qui d'ailleurs va ouvrir ce soir pour m e g a d e t h au Centre Belle. Version qu'on retrouve sur l'album United Bonnie Nations de 2007. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9ム、どん Oh, I found out a little I accomplished All my plans tonight. So, as you read, there's no more friends. I'd love to stay with you. La p r o n e formation de Thrash américaine, Warbringer, avec la pièce Living Weapon, qui ouvre leur dernier album Worlds Torn Asunder, qui est paru l'automne dernier. Ils vont ouvrir en spectacle en fin de semaine pour les excellentes formations Symphonie X et Ice Earth Warbringer. Ça se passe demain soir à Québec, à la salle Albert Rousseau et dimanche au Métropolis de Montréal. Excellente soirée en perspective. Juste avant Warbringer, on a entendu un groupe majeur qui est en concert ce soir au Centre Belle de Montréal, Megadeth, avec deux de leurs nombreux classiques. On a entendu Holy Wars, The Punishment Due, le morceau qui ouvre le non moins classique album Rust in Peace de 1990. Et au début du b l o c on a entendu la reprise du morceau À tout le monde. Que Megadeth ont réenregistré sur l'album United Abominations en compagnie de la chanteuse de l a c u n a c o i Christina s c a b i a Excellente version, encore meilleure que l'original qu'on retrouvait sur le disque Euthanasia de 1994. Et je vous rappelle que l a c u n a c o i ouvre ce soir pour Megadeth au Centre b e l l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 Avec le fiasco épouvantable de leur dernier album, le fameux Loulou, qu'ils ont enregistré avec Lou Reed, qui est sorti l'automne dernier et qui a été à peu près universellement conspué et détesté. Même les gros fans de Metallica ont dû avouer que c'était vraiment mauvais ce disque. Eh bien, les gars de Metallica ont dû sentir l'urgence d'essayer de faire oublier ce fiasco atroce à leurs fans. Ils ont donc sorti de leur fond de tiroir quatre pièces inédites des sessions d'enregistrement de leur excellent album Death Magnetic qui date déjà de quatre ans. On a beau ne pas aimer Metallica, il faudrait être de bien mauvaise foi pour ne pas avouer que Death Magnetic s é t a i t vraiment réussi comme disque. Et les quatre morceaux inédits qu'on retrouve sur Beyond magnétiques,、euh, Bien qu'ils ne soient pas tout à fait aussi bons que les gros canons qu'on retrouve sur le précédent disque, ils sont、euh, tout de même fort intéressants et valent、euh, tout à fait le détour pour les amateurs de bon métal. Question de vous en donner une idée, on va tout de suite aller en écouter deux morceaux. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à t o i r e e v i è r r e C'est fou, 89 FM. that the... Avec deux pièces tirées de leur、euh, tout nouveau maxi Beyond Magnetic qui est sorti en magasin cette semaine. On vient d'entendre la pièce Rebel of Babylon précédée de Hate Train. C'est la pièce qui ouvre、euh, ce disque, ce CD. Ça vaut vraiment le détour, ce nouveau maxi de Metallica. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre le Gigantour qui a lieu ce soir, bien sûr, au Centre b e l l ainsi que Symphony X et Ice Earth qui seront à la salle Albert Rousseau demain soir et、euh, au m é t r o p o l i s dimanche. Ce même dimanche, 5 février, Chicago est au Saint-Denis. Mercredi le 15, la semaine prochaine, In Flames, Trivium, Ville of Maya et Kayong seront à leur tour au m é t r o p o l i s Et le lundi 27 février, Channel Bonham, Elvite et Revocation seront eux aussi au m é t r o p o l i s Et tout ce beau monde-là va déménager le mercredi. À l i m p é r i a l de Québec. Die s Jungle Rod, Abigail Williams, l i c h a r i s Nocturne seront au Fofone l e c t r i q u e le dimanche 4 mars et le 5 ils seront à l i m p é r i a l de Québec. The Black Keys avec Arctic Monkey seront au Centre b e l l le mardi 13 mars. Jeudi 15 mars, Van Halen sera au Centre b e l l avec malheureusement en première partie c o l in the Gang. Et finalement, le Pagan Fest a lieu au Club Soda le dimanche 1er avril avec cette année en vedette t u r i s a s Hailstorm, XDO, Arcona et Huntress, très belle affiche. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec deux formations qui se produisent ce soir dans le cadre du j a g g a n t o u r Dans un moment, on va entendre le Kuna k o y avec une pièce tirée de leur tout nouvel album qui est paru la semaine dernière, Dark Adrenaline. Mais tout de suite, on y va avec Motorhead, avec I Got Mine, la version spectacle qu'on retrouve sur leur tout nouvel album qui lui aussi est. Il Et s paru la semaine dernière, The World is o u r s Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou. 89.1 FM. <cười> 結構17歳。 On vient d'entendre I Don't Believe in Tomorrow, une pièce tirée de leur tout nouvel album Dark Adrenaline qui est paru la semaine dernière en magasin. Je rappelle que Lacuna Koi ouvre à la fois pour Motorhead ce soir au Centre Belle t Megadeth. Et juste avant ça, on a entendu justement Motorhead avec un morceau tiré de leur tout nouvel album en concert, double CD et DVD, complet en spectacle The World Is Ours Part one », On a entendu I Got Mine.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 Amateur de Rock Psychédélique, n'oubliez pas le voyage insolite avec mon ami Frédéric Durand lundi prochain à 19h, ainsi que l'émission réanimation avec mon autre ami le Dr. p e n r a g o n mardi prochain de 19h à 22h, en compagnie de son triste acolyte et un autre de mes amis Sinistros. La semaine prochaine, l e Rock Classique, ça va être notre fameux et traditionnel spécial Saint-Valentin donc six heures de chansons rock qui parlent d'amour. Et à travers tout ça, je vais vous, entre autres, vous présenter une face complète d'un album v é n i n e classique paru il y a 40 ans, soit Harvest de Neil Young. Je vais vous présenter un groupe en dette très obscur de la fin des années 60 au nom approprié de Love Sculpture. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau, une très belle pièce, un classique d'un groupe phare du mouvement progressif.